sur la plage avec du soleil 25 à 27 degrés dans l'air, 26 par exemple à La Rochelle, pour une eau belle mais peut-être un peu fraîche, 20 degrés, ce sera un petit peu plus agité en Sud-Bretagne, en revanche à cause du vent 50 km h par exemple à quibron et puis si vous avez choisi les côtes de la Manche, vous aurez aussi du beau temps entre 18 et 24 degrés mais souvent très peu d'écart entre la température de l'air et l'eau, dans le Pas-de-Calais en Normandie notamment, comme à Dieppe avec 18 les pieds dans l'eau et 19 sur le sable Là vous êtes nombreux à prendre la route aujourd'hui, forcément pour partir en vacances. On fait le point sur la circulation avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Euh, je suis désolé de vous le dire François, mais vous n'êtes pas la couleur du jour. Hein. Il fallait soit vous habiller en rouge aujourd'hui pour le sens des départs, soit en orange pour le sens des retours. Ah zut Eh euh, euh, oui, là vous êtes en, là je suis en bleu. Enfin noir, enfin, c'est vrai. <rire> Effectivement, c'est pas la bonne couleur. Bon. J'ai vu une semaine d'avance, je pense. Oui, je pense. <rire> on, on verra ça pour le En tout cas, ce matin, c'est déjà bien chargé. Premier ralentissement localisé dans le sud-est. Trafic chargé sur la 7 entre Lyon et Orange à Lyon, justement, attention, le périphérique nord est toujours coupé, c'est au kilomètre 33 et 41, et puis sur la 10, là aussi, du monde, circulation dense entre Paris, et Orléans, puis entre Niort et Bordeaux, attention également à cet accident en cours sur la 10, accident signalé par la communauté Coyote, c'est de kilomètre 21 au niveau de Dourdan, enfin en Ile-de-France, pas de grosses difficultés, actuellement, quelques coups de frein très localisés, c'est le cas sur la 86 dans le secteur de Thiers, et sur la 10 également, entre Fresnes et Palaiso, allez, très bonne route avec RM6 Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC, avec à 14h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Hongrie, et dès 15h, Intégral Tour, l'avant-dernière étape, megève Morzine. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'était RMC, il est 8h. Toute l'actualité maintenant avec Claire Tchekagini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Perquisition cette nuit au domicile des parents de l'auteur de la fusillade de Munich. Une fusillade qui a fait 9 morts et 16 blessés, dont 3 grièvement hier soir. On ignore encore les motivations de l'assaillant, mais depuis des mois, l'Allemagne était dans la cible des terroristes djihadistes. Dans ce journal aussi, le témoignage édifiant d'Anan, victime d'insultes racistes alors qu'elle venait rendre hommage à sa mère, morte sur la prom à Nice. Première victoire française sur le tour, hier à Saint-Gervais, Romain Bardet se du coup à la deuxième place au cassement général. Les policiers allemands en sont désormais sûrs. Le jeune homme a agi seul et s'est suicidé. Le tireur qui a semé la terreur hier soir peu avant 18h à Munich s'est donné la mort à un kilomètre des lieux du drame. Sa cible, un centre commercial et de loisirs très fréquenté, notamment par les familles. Parmi elles, une mère qui n'a pas tout de suite compris qu'il s'agissait d'une attaque j'étais en train de manger au McDonald's quand j'ai entendu des tirs je n'y ai pas fait attention parce que je pensais que c'était des enfants qui jouaient et d'un coup j'entends des enfants courir à ce moment là j'ai compris ce qu'il se passait et je me suis enfui aussi là devant les escaliers qui descendent vers le métro je me suis retournée et là j'ai vu un homme arriver avec une arme à la main J'ai eu tellement peur, je me suis réfugiée dans un magasin. Alors, pourquoi une telle fusillade Mathias Tesson, vous êtes l'envoyé spécial de BFM à Munich. L'enquête a démarré dès cette nuit, Mathias. On en sait un peu plus sur le profil de l'assaillant du centre commercial de Munich. Il s'agit d'un jeune homme âgé de seulement 18 ans, inconnu des services de police, mais il résidait ici à Munich depuis maintenant plusieurs années. Il a donc agi seul alors que plusieurs témoins avaient pourtant cru apercevoir au moins trois autres assaillants. Et C'est donc lui qui a ouvert le feu sur neuf personnes avant de s'enfuir puis de se donner la mort. En ce qui concerne ses motivations, elles sont pour l'heure inconnues, aucun lien n'a pu être établi entre lui et l'État islamique, ni avec cet autre attentat perpétré lundi dernier dans un train de la région pavaroise, mais des perquisitions menées notamment au domicile de ses parents pourraient permettre à l'enquête d'avancer rapidement. Et en effet, les policiers se refusent à parler d'attentat, mais d'ores et déjà dans son message adressé à la chancelière François Hollande parle lui d'attaque terroriste. Si l'hypothèse se confirmait, ce ne serait en fait pas une surprise, comme l'explique Michel Meyer, spécialiste de l'Allemagne. C'était inéluctable que ça arrive un jour, car euh, il y avait une montée en puissance des alertes euh, dès euh, fin 2015, et il faut s'en souvenir, il y avait une alerte euh, monumentale à la gare de Munich, euh, au moment où il y avait le plus fort du flux des migrants, euh, car euh, on imaginait que des terroristes infiltrés dans ce flux allaient passer à l'action. Ce qui se passe est extrêmement grave et on est dans une escalade qui s'apparente euh, à ce qui s'est passé en Belgique et à ce qui s'est passé euh, en France. Et c'est un témoignage RMC, celui de Hanan. Hanan a perdu sa mère le soir du 14 juillet sur la prom. Pour lui rendre hommage, elle s'est donc rendue sur la promenade des Anglais avec sa famille. Ce devait être un moment de recueillement. Écoutez son récit édifiant au micro de Benoît Ballet. En l'espace de 10 minutes, on s'est fait agresser deux fois. La première fois, c'était tout simplement une personne qui a dit euh, « On ne veut plus de ça chez nous, on veut, on veut plus de vous chez nous ». Et ensuite, euh, on part vers la voiture et euh, là, il y en avait un euh, qui nous dit euh, « C'est bien, vous sortez en, en troupeau ». Donc on lui a dit « On a notre mère qui, est, qui vient de décéder ». Et il nous dit euh, « Ah bah tant mieux, ça fait une de moins ». J'étais tellement choquée et énervée que je n'ai même pas répondu. On n'y a absolument pour rien, Daesh, etc. Ces gens-là, on n'a absolument rien à voir avec eux. » Je veux surtout pas qu'on fasse d'amalgame. Anane, victime de racisme au micro de l'envoyé spécial de Nice, à nice pardon, Benoît Ballet. Marche blanche à Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise. Aujourd'hui, la famille de Julien Védelaine et ses amis réclament justice. L'assassin présumé de Julien a pris la fuite en Turquie et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Hakim défilera cet après-midi. Il a rencontré Romain Poiseau. On essaie de faire un maximum de choses pour, pour faire parler de lui. Et voilà tout ce qu'on est obligé de faire pour que la justice bouge. Qu'est-ce qu qu'on peut faire de plus Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit encore entendu Mais euh, j'ai l'impression que pendant deux ans, on a été euh, au point mort. Maintenant, euh, bah, ce qu'on peut constater de cette affaire, c'est qu'on peut tuer euh, quelqu'un, s'enfuir et, euh, et vivre normalement. Comme si euh, dans un été. Pour moi, c'est affolant et ça, ça fait très peur. Et on lâchera rien du moment qu'il ne sera pas entré en France et, et jugé. Christine Lagarde devant la cour de justice de la République. La directrice du FMI devra répondre de négligence ayant mené au détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage concernant Bernard Tapie. La cour de cassation a validé hier son renvoi devant la justice. Rouge dans le sens des départs, orange dans celui de retour, premier chassé, chassé croisé de l'été ce week-end. Et parmi ceux qui se rendent dans leur lieu de villégiature, plus de la moitié choisissent toujours la même destination. Résultat d'un sondage YouGov pour NBNB. Jean Wilfried Forquet est allé le vérifier au camping de Las Prades, près du lac Saint-Féréol, en Haute-Garonne. Cela fait six ans que Sergine, la normande, vient dans ce camping, visite guidée du Homme. Il y a une cuisine aménagée avec salle à manger, deux chambres. Rien ne manque dans la caravane située à proximité, c'est la caravane de Marie-Christine. Il y a la télé, il y a le micro-ondes, on a le four, on a le frigo, on a un petit congélateur. Marie-Christine et Sergine ne viennent pas ici par hasard. On se sent bien Il y a pas de nous En fait, c'est une deuxième famille pour moi. C'est vrai, c'est une deuxième famille. Quant à Jean-Marie, le pêcheur de Marseille, il n'a qu'un seul objectif retrouver mon lac pour aller pêcher, les apéros qu'on fait là, soirée dansante, un peu tout quoi. Ici, le directeur est content de retrouver les vacanciers. C'est devenu des, des amis. Certains, moi, je les connais depuis euh, depuis tout petit. J'y suis très attaché. Moi, c est, c est... certains sont comme de ma famille. Aujourd'hui, certains joueront aux cartes, certains feront la sieste, d'autres iront y à la piscine. Là aussi, pas question de changer les habitudes. Le panache de Romain Bardet qui a signé hier la première victoire française sur le Tour cette année. L'Auvergnat s'est imposé en solitaire à Saint-Gervais et se hisse ainsi à la deuxième place au classement général. Pierre-Yves Leroux, il y avait des larmes de joie sur la ligne d'arrivée Les larmes ont même débuté à 2 km du sommet pour Michael Scherel, ami de Romain Bardet, et rampe de lancement vers la victoire dans la dernière descente pour son leader. Le manager général Vincent Lavenu a attendu un kilomètre de plus pour se lâcher. Cette année, on a pleuré un kilomètre de l'arrivée. D'habitude, on entend l'arrivée, mais là, c'est un kilomètre parce qu'on sentait que ça allait le faire. Chapeau. Derrière la ligne, Romain Bardet n'arrivait pas à réaliser. C'est beau, c'est le vélo à l'instinct. Ça a été prémédité. C'est juste fou quoi. Je suis deuxième général et vainqueur d'étape. J'ai pas les mots. Aujourd'hui, l'Auvergnat a une mission, consolider sa seconde place et faire aussi bien que son équipier Jean-Christophe Perrault, debout sur la seconde marche du podium des Champs-Élysées en 2014. Et le maillot jaune Chris Froome a lui frôlé la catastrophe. Hier, il a chuté, mais reste avec 4 minutes d'avance néanmoins sur ses premiers concurrents. Reste une belle frayeur. Je vais bien. J'ai de la chance, vraiment. Je n'ai rien de grave. J'ai juste la peau râpée et un peu mal au genou. Mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé sur la fin de l'étape. Mais c'est vraiment le genre de jour où je suis content d'avoir 4 minutes d'avance au général. Et dernière étape aujourd'hui dans les Alpes, entre Megève et Morzine avec quatre cols à franchir. Au meeting d'athlétisme de Londres, victoire de Renaud Lavillenie Hier soir, le perchiste français confirme sa bonne forme à deux semaines des JO de Rio. Après, j'ai déjà eu une très bonne compétition en début de semaine à Euh Là, je concrétise encore avec une belle perf, une belle, un concours très intéressant avec Kendrix, Kevin aussi qui a été très bon. Et puis voilà, faire 90 c'est toujours toujours du positif. Donc voilà, j'étais pas en manque de confiance. Donc par rapport à ça, ça change pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir de finir sur une bonne note avant de partir. Quoi. Renault Lavillenie au micro RMC de Fabien Fougeret en Formule 1 qualification du Grand Prix de Hongrie cet après-midi à suivre bien sûr sur RMC à partir de 14h pour l'heure 8h8 c'est François Sorel qui continue avec les pronostics Et bien sûr un tiers -s écarté quinté plus cet après-midi à Anguin. Claire Sébastien Arras retient le 11 Altesse du Mirel et le 13 Very Nice Marceau Brahim Asloum reste fidèle au myth Valcojenila et Laurent Godard quant à lui retient le 15 Diego Detana et le 10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 Voilà, 8h10, merci d'être avec nous et avant toute chose, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bon week-end, bonnes vacances aussi à tous ceux qui, euh, voilà, peut-être en profitent depuis quelques heures. Hein, euh, vous avez bien de la chance. Euh, on vous souhaite évidemment de bonnes vacances, reposez-vous bien. Tiens, puisqu'on parle de vacances, sachez que la semaine prochaine, RMC vous propose un rendez-vous exceptionnel. La semaine prochaine, ce sera le grand rush, mon cher Cricri. Mais oui, mon cher François. À partir de 14h, pendant 30h, je serai là avec vous pour vous accompagner sur la route des vacances. Ouais, ça commence fatigué, vendredi 14h ça termine samedi 20h on va essayer de battre le record et là je vais être avec vous pendant 30h non-stop sur RMC Il va donc, falloir vous supporter pendant 30 heures. C'est ça qui est dingue. Oh là là. Mais vous ne serez pas obligé d'être là. Hein, non. Si vous voulez. Euh, donc, si vous voulez devenir reporter d'un jour sur RMC, parce que vous allez être sur la route entre vendredi 14h et samedi 20h, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 32 16, parce que nous recherchons justement nos reporters que nous appellerons tout au long de la journée du Grand Rush pour que vous nous racontiez justement comment ça se passe, s'il y a des bouchons, euh, comment est l'ambiance dans la voiture, etc. Donc, euh, voilà. Dès maintenant, si Vous vous apprêtez à partir la semaine prochaine, euh, 3216 ou bien rmc.fr .rmc Il y aura des cadeaux, il y a des super cadeaux qu'on vous prépare des smartphones Samsung, il y aura des enceintes Bluetooth, etc. Des lunettes aussi de soleil. Bluetooth Non, pas les lunettes. Hey, vous savez que ça, ça va, va arriver va bientôt des lunettes été. Bluetooth. Je ne sais pas <rire> trop quoi, à quoi ça va servir. Christian, oui. c'est parti pour ces deux heures bien donc, sûr, dédiées ouais. à la maison, comme chaque samedi 8-10 sur RMC. Euh, et tout à l'heure, alors on va rebondir sur notre euh, rendez-vous euh, jardin, on oui. va parler de l'eau tout à l'heure Oui on va parler de l'eau parce que bon évidemment c'est un, un bien précieux euh, qu'il convient de consommer avec modération il n'y a pas que l'alcool euh, on va donc parler d'eau de la ville d'eau de récupération de pluie d'eau de puits, de plus en plus vous êtes euh, nombreux à, à remettre en, euh, votre, votre puits en fonction et dans, parfois dans des conditions peut-être pas très, ni réglementaires ni, euh, euh, ni sanitaire, il oui. faut faire très attention. Euh, on parlera aussi de forage euh, dans, dans certaines régions. C'est très important, notamment dans, dans le sud. Dans le nord, ça l'est un petit peu moins, mais dans le sud, c'est souvent la seule façon d'avoir l'eau. Euh, on aura là un certain nombre de spécialistes avec nous qui pourront euh, nous aider et, euh, à répondre à, à vos questions qui, je l'espère, seront nombreuses. Voilà, et Au standard, bien sûr, on répondra en disant allô. à voilà, évidemment, On sera bon. Euh, ce sera tout à l'heure entre 9 et 10, mais d'ici là, bien évidemment, toutes vos questions bricolage maison déco sont les bienvenus profitez-en, Christian est là pour ça 32 16 mmh. ou bien euh, maison.rmc.fr écoutez vous savez qu'on est déjà dans le bain si je alors, me permettre. Bien, euh, Grégory qui est, nous appelle au 32 16 euh, bonjour Grégory bonjour, oui. bonjour Grégory. bienvenue sur RMC Grégory, bonjour à tous les deux tout va bien, alors, ça va ça va, très ah. bien, bon alors on vous écoute -y. alors moi c'était pour un adoucisseur euh, d'eau Donc, on a une eau qui est comme un peu calcaire, oui. et euh, j'ai déjà deux petits filtres pour un pour le sable, je crois, et puis un autre avec des, des petits cristaux de, de ah. sel dedans. Mmh. Et du coup, euh, j'hésite à passer avec un vrai adoucisseur d'eau. Euh, voilà, je ne sais pas trop ce qui y Alors, la, la non, différence non. entre un adoucisseur et un système anti-calcaire, il en existe différents modèles euh, sur sur le marché, euh, dont certains euh, ressemblent plus à euh, euh, du piège à gogo qu'autre chose. Euh, la grande différence, donc, de toute façon, entre un adoucisseur et un anti-calcaire, c'est que l'adoucisseur, il enlève le calcaire, c'est-à-dire il enlève le carbonate de calcium contenu dans l'eau, donc euh, il n'y a plus de problème de redéposition. Euh, l'anticalcaire et notamment ce que vous décrivez qui est en fait un, euh, qui est un, un, un système à polyphosphate et euh, eh bien ces systèmes là entendent euh, euh, maintenir en, en suspension en solution le, le calcaire le carbonate de calcium donc euh, ce sont des, des systèmes très, très différents puisque dans un cas euh, bah, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de calcaire dans l'autre ce sont des systèmes qui en, en, empêchent la, la redéposition du, du calcaire de, de différentes façons soit avec euh, les, les, les polyphosphates, soit avec différents Euh, système électronique, euh, etc. Euh, ah. Quoi vous dire Vous dire que de toute façon, euh, un, alors un, un filtre, un système avec, on, on appelle ça un système duo, avec effectivement un système de filtration, puis euh, des des des des cristaux de, de polyphosphate. Euh, il faut ça, il faut l'entretenir euh, très régulièrement euh, parce que euh, ce sont quand même des systèmes qui, euh, moi j'estime, euh, enfin frôlent. Euh, flirte euh, avec la non-potabilité de, de l'eau puisque, euh, bah, vous le comprenez bien, euh, euh, phosphate, vous savez ce que ça veut dire, polyphosphate, hein, les phosphates, c'est ce qui est responsable de la prolifération des, euh, des, des algues dans, en, en, en mer et sur les plages, notamment sur les plages bretonnes euh, et, et sur euh, un certain nombre de plages normandes. Euh, alors, je ne dis pas que c'est responsable de cela, mais ça veut dire qu'il y a des algues qui peuvent se développer dans le système. Euh, Et donc, il faut y faire très attention. Bon, si vraiment vous avez une eau très calcaire, très dure... Il euh, n'y a, y a que véritablement euh, l'adoucisseur euh, qui euh, l'adoucisseur à sel euh, qui euh, permet véritablement euh, la, la disparition du, du, du calcaire. La contrepartie, c'est quoi C'est que ça consomme de l'eau, ça consomme du, aussi euh, donc du sel qu'il faut pour, pour, pour régénérer le système. Et, donc ça n'est pas forcément euh, idéal. Et puis en, en termes de potabilité, euh, c'est pareil, c'est quand même pas, c'est quand même pas l'idéal. Ça veut dire que normalement si vous avez vraiment encore une fois beaucoup de calcaire eh bien il faudrait pratiquement deux réseaux c'est à dire, c'est pas très compliqué en fin de compte, ça paraît comme ça quand on le dit mais il faudrait avoir euh, au niveau de la consommation, c'est à dire euh, pratiquement sur le robinet de la cuisine euh, une, avec un bypass, une, une dérivation qui fait que avant votre filtre euh, ou, ou votre système polyphosphate ou euh, votre adoucisseur eh bien vous avez de, de l'eau non traitée qui arrive au au robinet, et là, on est, est tranquille. Et puis, tous les appareils sensibles, en revanche, euh, eh bien, effectivement, ça mérite, mérite peut-être d'adoucir de, de, de, de, de, l'eau. Mais ouais, c'est pareil, sur la cuvette des toilettes, bon, vous n'avez pas euh, euh, euh, sauf si l'eau est vraiment très calcaire où ça salit la, la cuvette, mais il n'y a pas véritablement besoin d'eau euh, de, de adoucie. Parce que j'ai vu aussi sur Internet qu'on pouvait... Euh mettre des, des filtres juste au niveau, par exemple, de, du robinet d'eau Oui, dit. bien sûr. Mais ça, et ça n'a euh, rien à voir avec le calcaire. Mais... Ça n'a rien oui, à oui, voir avec le calcaire. Pour... Oui, mais ça, vous pouvez effectivement remettre un filtre euh, sanitaire au niveau, du, au niveau du robinet. Bien sûr, c'est efficace. Avec ouais, ça, ça fait des, des filtrations extrêmement, extrêmement <rire> fines. Mais, mais euh, en général, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, dans la seconde de, demi-heure, euh, eh bien dans, dans la seconde heure de, de l'émission, euh, on va voir que globalement, normalement l'eau du robinet elle n'a pas forcément besoin d'être filtrée normalement euh, oui donc, puisque c'est une eau qui est potable c'est une eau qui est potable voilà. bon là Christian Aiké n'est pas là donc je peux dire ça parce que sinon ça, il me sauterait à la gorge c'est Et... <rire> vrai qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec ça bon merci Grégory on va revenir dans un instant Christian oui. il est 8h18 on va poursuivre avec Philippe Philippe qui euh, envisage changer de toiture et bien évidemment il a des questions sur ce sujet parce que c'est quand même... Un, ouais, ça, ça, ça, changer de toiture c'est comme changer de voiture, voilà. ça coûte cher. C'est ça, à <rire> ah, une lettre près on est bon, <rire> <rire> mais ça va coûter, ah oui, coûter à peu près le même prix. Euh, ça, ça. Oui ça coûter à peu près le même prix, entre 15 000 et 30 000 euros. Quoi. Et puis euh, je vous rappelle aussi qu'il y a toujours cette perceuse à percussion euh, oui. que nous vous offrons. <rire> Alors ce que je vous propose, c'est qu'on vous explique dans un instant comment vous allez pouvoir remporter cette perceuse à percussion électrique sans fil. Le top du top, euh, vous saurez tout dans une minute. Donc vous restez là, on revient tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison.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 PNU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé Si le pastis duval pouvait parler. Mais non, il chanterait. Voilà l'été, pastis duval, voilà l'été, pastis duval, pastis duval, voilà pastis duval, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Savez-vous que le coyote est un excellent éclaireur? Toujours à l'affût, il repère les dangers et les signale aux autres membres de sa route. L'avertisseur Coyote vous alerte des dangers de la route, des limitations de vitesse et du trafic en temps réel. Et en ce moment, profitez d'une offre exceptionnelle avec trois mois offerts. Rendez-vous sur moncoyote.com Coyote, roulez bien entouré. Offre valable en France métropolitaine pour la souscription d'un abonnement lié à un boîtier Coyote. Toutes les conditions sur moncoyote.com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 Nous sommes de retour, c'est RMC, le de week-end des experts, la maison. Vous savez que jusqu'à 10h, vous pouvez joindre Christian PC qui est notre expert maison. Vous envisagez peut-être justement ces vacances pour faire du bricolage. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on a... C'est une bonne saison Il y a, pour... Euh, Il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup de, de personnes que je connais qui prennent, par exemple, euh, allez, une semaine de vacances et qui vont consacrer une autre semaine ou deux semaines oui. à refaire une partie de la maison, une chambre, etc. On en parlera justement dans l'émission de, de rentrée de, de, ouais. fin, de fin août euh, où on parlera euh, décoration, mais décoration pratique euh, puisque c'était une tradition autrefois que de prendre, de garder une semaine Euh, après les vacances pour euh, mmh. repart, repart, oui, c tapisser vrai. son son appartement. Oui, c'était un petit peu le nettoyage de rentrée, quoi, voilà, en quelque tout sorte. À fait. Et donc, euh, et puis il y a des travaux qui se prêtent tout à fait à, à l'été. C'est, euh, on va en parler justement euh, avec Philippe dans sa question. Il va parler de toiture. Mmh. Et bien justement, on, on sait tout à fait la saison pour refaire sa toiture parce qu'il pleut quand même un peu moins euh, que dans d'autres euh, saisons. Euh, euh, alors justement, vous envisagez quelques travaux là durant cet été, mais vous avez forcément des questions, mais oui. que ce soit les matériaux le savoir-faire, etc. Euh, Peut-être envisagez-vous vous-même de faire ces, ces réparations ou ces rénovations. Eh bien, profitez-en dès maintenant. Appelez-nous. Christian répondra à vos questions. Ça, c'est sûr. Il s'y engage. Le 30 16 jure. ou bien maison Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler et euh, le mail maison Vous me posez votre question et vous nous laissez votre numéro de téléphone. Comme ça, on vous rappelle. Et on accueille Philippe tout de suite. Bonjour Philippe. Bonjour, Bonjour Philippe. Oui, on vous entend Philippe. Bonjour et ouais, merci de m'accueillir dans votre émission. Hein. Vous en Mais de rien. On vous écoute. Voilà, écoutez, je vous explique le dilemme rapidement. Voilà, on a une maison dans le sud de la France, à Opio. La toiture fait 240 carrés. On, on, on hésite entre passer une maison de plein pied et donc on hésite euh, entre euh, faire une rénovation Et changer complètement la toiture, sachant qu'on a déjà pris des avis auprès de professionnels et qu'on sait que, par exemple, maintenant, on met une plaque ondulée et qu'ensuite, on pose des tuiles dessus pour la décoration. Oui Alors, on a... Ma question c'est de savoir déjà au niveau de l'aération, parce que là la toiture elle doit avoir 35 ans ou 40 ans, donc c'était simplement euh, de la maçonnerie euh, qui scelle les, les tuiles en haut hein, et en bas avec les génoises, et puis voilà avec une tuile en haut et une tuile en bas. Oui, et et, et ça... de, donc c'est de la tuile canal. C'est la tuile ouais. euh, Ou tiges de bottes, comme on dit dans certaines dans certaines régions, parce qu'elles sont un peu plus longues. Euh, c'est notamment euh, le cas dans les Charentes, par exemple. Mais ça, c'est à peu près le, le même type. Euh, votre tuile, elle est posée sur volige. C'est-à-dire, vous avez euh, euh, en dessous des tuiles. C'est de la planche continue. Euh, en fait, en dessous des tuiles, c'est des, euh, des, des, pas des planches. C'est des euh... uniquement des litos. Ah, voilà. D'accord, d'accord. Donc, euh, ça veut dire que. Alors, est-ce que c'est est de la tuile Parce que vous me dites 30 ans. Donc, ça veut dire que euh, c'est de la tuile qui est euh, simplement posée euh, euh, les unes à côté des autres, ou bien vous avez un, un système euh, qui est avec qui fait à la fois euh, la, la partie tuile ronde, si j'ose dire, et puis un méplaque et que les tuiles viennent s'emboîter les unes dans les autres. C'est ça Euh, ça, je je, je, ah, pas voilà. ben, je euh... pense que ça doit être ça, c'est-à-dire c'est une forme, si vous voulez, euh, de de de, de tuile mécanique qui euh, euh, reprend. Alors pour prendre tout ça, c'est de l'origine romaine, hein, les ce genre de tuiles. Alors ce sont oh. des tuiles donc qui sont emboîtées, qui qui qui, qui prennent à la fois ce qu'on appelle euh, avec euh, l'imbrex et la tegula, c'est-à-dire la partie plate euh, des toitures romaines d'autrefois. Donc euh, oh. euh, si c'est ça. Euh, si c'est ça, euh, normalement ça dure très très longtemps sans aucun, sans aucun souci puisque c'est par emboîtement, c'est complètement, euh, est une étanchéité parfaite si c'est une toiture vraiment à l'ancienne mais là euh, ça m'étonne si vous êtes avec des lithos, que ce soit une toiture à l'ancienne euh, c'est-à-dire si vous n'avez que la partie ronde des tuiles canal. Hein euh, effectivement euh, mais normalement ça s'est posé sur volige donc ça ne doit pas être votre cas mais si c'était ce cas là, vous pouvez passer effectivement à la solution garder les anciennes tuiles mais si elles n'ont que 30 ans, c'est pas de la tuile très ancienne, euh, sinon vous pourriez garder ces, ces anciennes tuiles et prendre effectivement euh, des systèmes qu'on appelle par exemple sous-tuiles chez, chez Eternit, euh, flex sous-tuiles euh, etc, je ne sais pas ce qu'on vous propose euh, et, et là vous pourriez effectivement... On, on, on, on, ne, on ne fait que poser donc, les, les tuiles sur, sur les ondes que constituent euh, ces plaques et puis on les fixe de différentes façons par collage, par scellement au mortier, par, par, par ligature. Alors... C'est exactement ce, ce que je pensais, voilà. Mais l'histoire, c'est l'aération maintenant, parce que ça a changé. Et donc, euh, on m'a parlé de cloisons aéré, ou alors de châtière. Oui, bien sûr, c'est ce qui se met, c'est ce qui se fait euh, sur, euh, sur toutes les, sur toutes les toitures. Et vous pouvez aussi maintenant aujourd'hui, si vous utilisez ce système, mais encore, il faudrait vraiment connaître le type de tuile, euh, parce que vous n'avez pas l'air de le connaître complètement, euh, mais on peut utiliser à ce moment-là des plaques ondulées qui sont, qui intègrent une isolation, euh, Euh, Aujourd'hui c'est une, euh, une couche de, de polyuréthane, euh, de, de mousse de polyuréthane, euh, c'est même du PIR, ce qu'on qu appelle PIR, qui est, qui est une de les dernières versions de polyuréthane, et là vous obtenez une, une isolation qui est pas conforme à la RT 2012, mais qui est quand même extrêmement euh, satisfaisante, mais vous avez raison, il faut que votre couvreur fasse attention, mais je pense que si c'est un couvreur, il fait attention au problème de ventilation. Merci en tout cas, Philippe, pour votre appel. Euh, avant de retrouver la météo et les infos, comme promis, je vous explique comment vous allez pouvoir emporter le super cadeau que nous vous offrons encore ce matin. Euh, cette perceuse à percussion... Christian, que vous avez testé, à Oui, oui, tout à fait. Vous avez percé utilisé. toute votre maison avec cette perceuse à percussion. D'ailleurs, Annie, votre femme, en a marre. Je suis passé des pro un peu partout Christian Percé, donc il y a voilà, pas de souci. Christian Percé, c'est logique. Ah, défaut du panier. Euh, donc, euh, du panier percé. Ah, oui, bien sûr, <rire> ça, je vous ça, bien compris. Quand je dépense un peu trop. Alors, dites-nous, décrivez-nous rapidement ce joli cadeau. Alors, c'est une, c'est une perceuse semi-pro, donc, de chez Stanley, avec un mandrin qui ouvre à 13. Et puis, donc, deux batteries. Ce sont donc des batteries lithium-ion. Euh, c'est tout Deux. à fait, tout à oui. fait intéressant Une, un bon matériel euh, donc euh, percussion sans fil c'est offert par euh, le magazine Système D et bien sûr par euh, RMC. Hein, Pour remporter ce cadeau vous nous envoyez dès maintenant par SMS attention on ne joue exclusivement que par SMS maison par SMS au 732 16, vous tapez maison sur votre mobile et vous envoyez ça au 732 16 et vous participera au tirage au sort Météo Trafic Info et on est de retour à tout de suite Rejoignez les experts maison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 Cet été, qu'importe le ton, Axa Prévention vous le répétera encore et encore, parce que nous tenons à vous. La somnolence est la première cause d'accident mortel sur autoroute. Au volant, le risque d'accident est huit fois plus important lorsqu'on est somnolent. Retrouvez nos conseils sur axaprévention.fr et sur Twitter à taxaprévention. Ça va se jouer au finish entre deux cyclistes Oh oui, Martha rattrape Duval et le gagnant elle... oh, oh, oh. L'alerte discount filer Aujourd'hui, les nectarines jaune et blanches origine France sont à 1,45€ le kilo chez Netto Oui, 1,45€ le kilo Quel beau finish cet alerte discount Netto, le discounteur qui fait la différence Calibre B, catégorie 1 C'est l'heure de la météo sur RMC la météo de ce week-end avec Valentin Mailleux. Bonjour Valentin. Ah, bonjour François. Un temps calme et ensoleillé à l'ouest et puis des averses et des orages encore à l'est. Ce matin le ciel reste perturbé. Hein, du Grand Est à la région paquet, et puis un petit peu sur les Pyrénées aussi, hein, quelques pluies localement. Euh, des averses donc qui persistent, même si ce sera un petit peu moins marqué qu'hier. On pourrait quand même euh, entendre par moment quelques coups de tonnerre localement. Ces averses et ces orages qui vont euh, rester concentrés sur l'est du pays cet après-midi avec des pluies plus marquées. Et puis du vent en Méditerranée en rafale jusqu'à 80 km heure sur le Languedoc notamment. Ailleurs, des Hauts-de-France à l'Aquitaine ça restera calme avec de belles éclaircies et puis demain, ce sera encore du Beau à l'Ouest et Mossade à l'Est. Les températures sont globalement de saison. Cet après-midi, 22 degrés à Brest, 23 pour Cherbourg, 24 à Lyon et Biarritz, 25 pour Lille et Clermont-Ferrand, 26 à Strasbourg et Toulouse, 27 pour Paris et Bordeaux, 28 degrés à Perpignan, 29 à Marseille et 30 degrés pour Bastia. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Vous êtes nombreux à prendre la route aujourd'hui. D'ailleurs, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Mais voilà Vous n'allez pas être les seuls, hein. Jérémy Souliment, il risque d'avoir du monde aujourd'hui. Exactement, on attend beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui dans le sens des départs mais également dans le sens des retours. Et bien déjà les premiers ralentissements dans le sud-est, trafic chargé sur la 7 entre Lyon et Orange. Et prudence sur la 7, hein. la communauté Coyote nous signale trois accidents en cours. À Lyon également, le périphérique nord est toujours coupé au kilomètre 33 et 41. Et puis sur la 10, là aussi pas mal de monde. La circulation très dense entre Paris et Orléans, puis entre Poitiers et Bordeaux plus au sud. Sur la 71, quelques coups de frein au Autour de Clermont-Ferrand, même chose sur la 61 entre Narbonne et Toulouse. Enfin, Île-de-France, pas de grosses difficultés pour le moment. Quelques coups de frein qui restent également très localisés sur la 86 dans le secteur de Thiers. Et puis sur la 10 en sortie de Paris. Allez, très bonne route avec RMC. C'est RMC, il est 8h30, un point sur l'actualité avec Claire Tchicaglini. Bonjour Claire. Cette nuit, au domicile des parents du tueur présumé de Munich, l'homme a été retrouvé mort à un kilomètre de la fusillade du centre commercial. On ignore pour l'instant quelles étaient ses motivations. Il était inconnu des services de police. Mais avant midi, la police devrait donner une conférence de presse. Le dernier bilan fait état de neuf personnes tuées et de 16 autres blessées, dont trois grièvement. Parmi les personnes touchées, il y aurait notamment plusieurs jeunes. Aujourd'hui, Angela Merkel a convoqué le Conseil fédéral de sécurité. François Hollande, de son côté, a condamné, je cite, une attaque terroriste, un nouvel acte ignoble qui vise à saisir des froids Allemagne, après d'autres pays européens. Quatrième nuit de violence dans le Val d'Oise depuis la mort d'Adama Traoré. Dix personnes ont été interpellées cette nuit. Quatre gendarmes ont été légèrement blessés. Hillary Clinton a choisi son colistier. La candidate à la Maison Blanche a demandé à Tim Ken, un sénateur de Virginie, de former le ticket démocrate. Il pourrait plaire aux indépendants et aux modérés. Risque de violents orages dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence et le Var. Vigilance orange à partir de midi. La ville de Nice refuse de donner des images de vidéosurveillance à la sous-direction en... Terroriste. Sur ces images, il y a pourtant des informations capitales. Mais les transmettre impliquerait que certaines familles de victimes n'y aient plus accès. Or, elles vont en avoir besoin si elles comptent engager des poursuites contre l'État. Marche blanche à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Aujourd'hui, la famille de Julien Védelaine et ses soutiens réclament justice. L'assassin présumé de Julien a pris la fuite en Turquie et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Selon la famille de la victime, l'auteur des faits aurait commis un crime d'honneur en tuant le jeune homme avec qui sortait sa fille aînée. 20 e et avant-dernière étape du Tour de France cette après midi dans les Alpes, entre Megève et Morzine, 146 km et 4 ascensions au programme. Hier, première victoire française de la Grande Boucle. Romain Gardet est arrivé premier en solitaire à Saint-Gervais, se hissant sur la, à la deuxième place au classement général. En formulaire la qualification du Grand Prix de Hongrie, cet après-midi, à suivre sur RMC à partir de 14h. RMC, 8h32, tout de suite, François Sorel. Merci beaucoup, Claire. Euh, c'est le week-end des experts, c'est la maison avec Christian PC. On est là dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous joindre au 3216 pour poser vos questions. Bricolage, maison, déco, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous pouvez nous joindre. 3216 ou maison.rmc.fr. A tout de suite. A chaque instant, donnez votre avis sur les programmes d'RMC sur rmc.fr. Créer, créer, créer, oui, question frère, flash. Frère, je suis là. En moins de deux minutes, -y. question PC. Vous vous engagez maintenant à répondre à la question de mmh. Philippe. Mmh. Nous envisageons le remplacement de nos fenêtres, mais nous nous sommes aperçus qu'il y en avait de nombreux modèles et nous et sommes oui. un peu déçus est perdu. Perdu. Lequel nous conseillez-vous entre ossillos battantes, <rire> guillotine, etc.? <rire> ouais, ouais. Alors, les, les fenêtres à c'est classique, c'est celles qu'on on connaît euh, en France en deux parties ou en une partie. Euh, elles sont articulées sur des, des pivots euh, qui sont en fait des gonds, hein, des, des charnières, et, et elles, euh, elles ont l'avantage d'être faciles à manœuvrer, faciles à verrouiller. Sauf qu'en France, comme elles ouvrent toujours vers l'intérieur, eh bien, évidemment, on ne peut rien mettre derrière la fenêtre parce que euh, euh, sinon ça gênerait, euh, gênerait l'ouverture on sait que dans les cuisines c'est déjà euh, pas pas toujours simple, voilà c'est l'inconvénient de cette fenêtre tout à fait classique les guillotines on en a très peu en France ça existe beaucoup aux états unis dans le monde anglo-saxon et en Allemagne, euh, bah, deux parties un déplacement vertical euh, une partie fixe, souvent une partie mobile, alors bon c'est pas mal mais parce que ça là il n'y a pas de problème d'ouverture évidemment ça ne prend pas de place euh, mais il y a un mécanisme à contrepoids qui est souvent assez compliqué Et puis il y a pas beaucoup de modèles sur le marché en France. Les basculantes, c'est un peu le modèle euh, avec un axe cette fois horizontal en pied, c'est le principe souvent des vasistas par exemple dans dans dans les sous-sols donc c'est peu utilisé quand même euh, donc dans dans nos appartements. Alors ensuite, on a euh, évidemment un certain nombre de de fenêtres, il y a aussi euh, donc des oscillobattantes, ça a été euh, ça a été évoqué. Alors le battante, eh bien c'est quoi C'est une fenêtre qui va cumuler les différents types de fonctionnement, taille donc euh, classique, euh, abattante avec souvent une charnière euh, en bas et puis même basculante pour certaines et donc euh, c'est le type de fenêtre aujourd'hui qui a le vent en poupe 32 16 pour toutes vos questions maison, n'hésitez pas à nous appeler on vous attend sur RMC RMC c'est au 32 16 45 centimes la minute et au 7 32 16 65 centimes par envoi plus près du SMS RMC jusqu'à 10h, votre maison Christian Pesset, François Sorel 8h35, c'est RMC, le week-end des experts. La maison, profitez-en pour poser toutes vos questions bricolage Maison Déco dès maintenant. Euh, D'autant que avec Christian PC, on va faire un petit break qui va durer quelques semaines puisque la semaine prochaine, je vous le dis, je vous le disais tout à l'heure, ça sera le grand rush. Donc je vais vous accompagner pendant 30 heures pour une émission exceptionnelle. Euh, voilà, pour vous accompagner sur la route de vos vacances euh, qui va durer 30 heures. Et juste après durant tout le mois d'août, émission spéciale Jeux Olympiques, ce qui fait qu'on va pas se retrouver de, durant tout l'été, mais on reviendra à la rentrée, bien évidemment. Depuis euh, que nous avons l'émission, c'est la première fois qu'on va pouvoir se prendre des vacances complètes pendant l'été. Et vous pensez à ça, vous bah Moi, oui. je suis en train de bon, me mettre à la base des, parce des qu se... je vais, Non, c'est trop je vais tard vous quitter, on a, on a, Non, mais... on a bien compris que vous bon. profitiez avant tout des vacances. <rire> bah écoutez... Bon. Oui, c'est vrai, il faut quand même un, un petit, petit peu de temps en temps, c'est vrai. Euh, tout à l'heure, entre 9 et 10, on va parler de l'eau, Christian. On va parler de l'eau dans la maison, donc euh, l'eau dans l'usage domestique et on va voir que évidemment, il y, y, y a plusieurs types de Hein, et pourquoi il euh, y a autant d'écarts de prix, par exemple, à ça, ville et une autre On aura un spécialiste de la question. Là, on, on l'eau ouais, potable. L'eau potable, l'eau de la ville, vous parlez. Enfin, l'eau de la ville, de la ville Exactement. Hein, ou de la commune. Mm -mm. Euh, et effectivement, on verra qu'il y a aussi deux, deux grands systèmes hein, qui euh, de distribution. C'est un service public de toute façon, mais dans certains cas, il est, il est municipal, et dans d'autres cas, il est privé. Voilà, toutes vos questions sur l'eau, dès maintenant aussi au 3216 ou maison rmc.fr. Bienvenue en tout cas à vous toutes et à vous tous et nous accueillons Bruno tout de suite. Bonjour Bruno. Oui bonjour. Bonjour Bruno. Bienvenue Bruno. Euh, euh, bonjour à tous les deux. Euh, en fait j'ai une question à poser, c'est sur l'efficacité de la peinture sur des fenêtres en. PVC des fenêtres en PVC blanche sur lesquelles on propose de, de, de mettre une enfin de, de poser une peinture pour uniformiser au niveau d'une copropriété la, la couleur des, des, des fenêtres voilà. Alors, au euh, niveau d'une copropriété ça veut dire que votre copropriété a opté pour un type une couleur de fenêtre et que vous voudriez quoi individuellement changer la couleur de vos fenêtres ou globalement il y a une personne qui a posé des fenêtres en PVC blanche oui. qui sont pas uniformes avec la propriété la et, et la personne euh, se propose de faire intervenir un peintre pour uniformiser la couleur sur des fenêtres en PVC blanche. Mmh. Alors euh, je vais vous dire que c'est possible. Euh, techniquement c'est possible, il existe aujourd'hui des, des peintures euh, techniques, euh, euh, notamment le, le grand spécialiste c'est peintures Julien, euh, qui peuvent être posées directement sur le PVC ou qui peuvent aussi euh, suivant le type de, de peinture que l'on souhaite, si on souhaite un type de peinture vraiment particulier avec une teinte particulière parce que là vous avez un problème de euh, d'harmonisation avec l'ensemble des fenêtres donc de, de l'immeuble euh, on va avoir une autre solution qui est celle de faire une sous-couche d'accrochage et ensuite Ensuite on pose dessus, donc la sous-couche d'accrochage sera technique pour accrocher sur le PVC, euh, alors qu'ensuite on pourra poser n'importe quelle peinture euh, de n'importe quelle couleur, ça peut peut-être être, être votre solution. Dire ensuite que c'est l'idéal, je dirais non, évidemment. Euh, je dirais non parce que en plus, quand on a euh, du blanc euh, en dessous et qu'on va mettre du marron au-dessus, la moindre rayure, elle se, elle se verra. Euh, mais euh, ce n'est encore une fois, je, je comprends bien votre problématique euh, d'harmonisation, euh, mais euh, je dirais que celui qui a changé ses fenêtres sans tenir compte euh, de la couleur des fenêtres de, euh, du reste de l'immeuble, euh, il n'a y qu'à s'en prendre à lui même et que normalement il remplace ses fenêtres par des fenêtres de la même couleur parce que en plus il va falloir trouver la même couleur donc je pense qu'effectivement là la seule solution ça va être la sous-couche et la, une peinture de la couleur exacte des autres fenêtres Euh, voilà, le, voilà la problématique. Alors après, ce, techniquement, ce qu'il faut faire, c'est bien nettoyer, bien dégraisser le, le PVC, lui donner, euh, si possible, un petit coup de, un petit coup d'abrasif, un petit coup de papier de verre, mm. euh, pour euh, rendre la, la surface plus accrochante et, euh, et, et ça va le faire, comme on dit euh, en Normandie. Mais, le, mais la copropriété ne doit pas donner, par exemple, les, les spécificités, véritablement, si, il va de vous euh... avez euh, Vous avez le, vous avez le... le oui. syndic, là. C'est le, le syndic, effectivement. Euh, Ce qui on peut va... pas faire n'importe quoi, voilà. alors, en théorie. Mais comment que ça se fait vous... C'est vous qui avez changé les fna... vos fenêtres, ou c'est euh, un voisin C'est un voisin, c'est mais euh, disons que euh, la personne euh, n'est pas allé vers le, euh, le, euh, fin, la, la démarche classique, c'est-à-dire saisie du syndic et ensuite... Ah, euh, bon. voilà. non, fin, la personne l'a fait un peu de façon sauvage et, et un jour, poum, elle a posé... Euh, ses, oui, ses... Et vous savez qu'en plus, euh, c'est interdit, c'est un terme. C'est-à-dire que non seulement euh, non seulement, vis-à-vis euh, -vis du syndic, et vis-à-vis -vis de la compropriété, évidemment, c'est hors de toute règle, mais vous n'avez pas le droit de changer la couleur de vos fenêtres même euh, si c'était l'ensemble le, de, de, de euh, l'immeuble. Vous n'avez pas le droit de changer la couleur de vos fenêtres euh, comme ça. Ça en passe en, au minimum par une déclaration de travaux et euh, même pour un, ça peut être un permis de construire puisque il euh, y a un changement d'aspect de, de la façade. Donc voilà, Alors j'ai bien compris euh, le problème de votre voisin. Mm. Euh, déjà, mais surtout, le problème, la question c'est trouver la même couleur que, ça, que, que, que vos fenêtres. Vous comprenez Et ça, le, le RAL, on le connaît, oui, oui. Mais on, on, a, on, a, enfin, on connaît le RAL qui, qui a été appliqué à, euh, à d'autres fenêtres de la copropriété. Ça, ce n'est pas fr franchement le problème, dans la mesure où il n'y a pas une, euh, euh, une, une incidence du fait du, du, du plastique, du PVC dessous. Mais sinon, le RAL, pour la, la copropriété, il est connu et il est arrêté. Voilà. Donc, euh, bah, sachez que euh, ce n'est pas impossible. Ça existe, ça se fait, euh, mais bon, ça ne tient pas euh, éternellement, quoi. <rire> D'accord. Voilà. Voilà, Bonjour, Bruno. Merci, messieurs. Je vous en messieurs, bonne, bonne journée merci. merci à vous, et si tout comme Bruno vous voulez joindre, Christian PC, allez-y c'est le moment ou jamais, le 32 16 Toutes vos questions bricolage Maison de Déco sont les bienvenues euh, Tiens, peut-être aussi euh, on peut être dans un, dans une situation où on vient d'arriver dans une maison de vacances qu'on a louée il y a peut-être des, des, des petits travaux à faire, euh, je sais pas moi qui euh, vous si... permettront peut-être d'augmenter de, de, votre confort Eh bien là encore, n'hésitez pas si vous venez d'arriver justement dans cette maison et que euh, voilà, vous voulez avoir des petits conseils de bricolage, c'est le moment jamais, le 32-16. C'est mon premier conseil pour euh, les maisons de vacances, c'est de ouais. ne jamais arriver le soir. Ah bon Ben Pourquoi oui, Parce que c'est là que vous risquez d'avoir de découvrir des soucis. Le lendemain matin euh, Donc il faut toujours mieux arriver le matin ou le bon milieu de journée. Si oui. vous avez des petits problèmes à régler, vous les réglerez facilement. Euh, arriver, le, arriver le soir à la nuit euh, tombante euh, et découvrir euh, des difficultés, vous ne pourrez pas rejoindre le propriétaire, oui, vous pourrez pas rejoindre un dépanneur, etc. Éviter, euh, éviter le truc qui consiste à dire ça y est, c'est les vacances, hein, je monte dans la voiture, je fais euh, 10, heures de, 10 heures de bagnole sur le cagnard et j'arrive le soir là, et ouais. Ah, à la euh, manque de chance d'un seul coup disons je pas la bonne clé <rire> ça c'est embêtant vrai. faites donc une halte commencer les vacances par un petit une petite chambre d'hôtel et arriver si c'est si, si le, le parcours est très long et suivez et, les conseils aussi voilà. de Jérémy Souliman ce matin puisque toutes est demi on fait un point complet sur la circulation. Oh, quelle belle transition. C'est beau quand même, oh, vous êtes un grand pro. Hein. Ah ben écoutez, mais c'est à force d'être à vos côtés. Si ça, vous voulez. votre disait. votre professionnalisme transpire <rire> et et matin, ça, en Merci. quelque sorte. Il est 8h43, on revient dans un instant les amis et nous aurons Véronique qui va faire une extension de sa maison et on va en parler avec elle dans une minute. On va parler de chauffage dans cette extension. 3216 maison.rmc.fr, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Savez-vous que le Coyote est un excellent éclaireur Toujours à l'affût, il repère les dangers et les signale aux autres membres de sa route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 Envie de fraîcheur Les fruits et légumes de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le plateau de 2 kg de nectarines blanche ou jaunes, origine France, catégorie 1, calibre B, est à seulement 3 euros. Ou la tomate côte catégorie 2, calibre 67, origine France, à seulement 1,79 euros le kilo. C'est jusqu'à dimanche chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Il est 9h moins le C'est RMC le week-end des experts. La maison avec le seul, l'unique, the best, le meilleur yeah. expert, Christian PC. Merci. Qui travaille sur Mac, d'ailleurs, c'est ça. le oui. je peux, Alors là, je rentre un petit peu dans les détails de sa vie oui. informatique privée. Oui. Mais Christian PC travaille sur Mac. Et Franchement, oui. alors là. Je crois qu'on on a, a fait le tour. C'est première... plus possible. Et pour la première fois de ma vie, mon Mac m'a lâché. <rire> Jeudi. Et ben voilà, il faut passer à... Disque ou... dur, out. Il faut passer offendeur. au PC. Il faut pas au PC. C'est toujours beaucoup de mal. Allez, on enchaîne avec Véronique qui nous attend au 32 16. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci, je vous écoute tous les samedis. Je suis hyper contente de vous avoir au voilà, c est c est gentil. <rire> C'est gentil. Comme Alors... Je viens d'avoir enfin, après 3-4 réclamations, euh, mon permis pour une extension de 32 mètres carrés. Oui. Donc, je, euh, on a grandi avec deux chambres, une salle de bain et un WC séparé. Ma question est de me dire, j'ai déjà une, une grande maison, c'est tout en, en rez-de-chaussée, sauf l'extension qu'on nous obligeait à mettre en hauteur. Euh... Je me posais la question du chauffage. J'avais envie de faire des radiateurs en céramique dans les pièces du dans, ces, dans cette partie là pour éviter que le, le, le chauffage au gaz que j'ai actuellement traverse entièrement toute la maison tout en sachant que déjà quand on chauffe l'eau euh, on chauffe l'eau euh, quand on rallume il faut toujours un temps pour que l'eau chaude arrive euh, un peu partout quoi. Voilà. surface de votre de euh, votre extension euh, la maison actuellement fait 140 m carrés plus les 32 qu'on rajoute 32 oui Euh, 132 pardon excusez-moi. Euh, de quoi votre extension a fait 132 Elle a fait 32 mètres carrés. Ah, elle fait 32 mètres carrés. Oui. Ah, donc vous êtes forcément passé par un par un architecte. Oui tout à fait. D'accord. Mm. Vous avez vous êtes euh, RT 2012 euh, donc euh, normalement vous avez aussi euh, dû passer par un thermicien. Euh, non parce que ma maison est toute et euh, pas vieille. Elle est pas vieille. Est elle, a, elle a pas 10 ans. Elle n'a pas dix ans Non, non, elle a déjà. Et oui, elle n'a pas dix ans, mais euh, là, alors là, vous me, vous me, vous me posez une colle intellectuelle. <rire> C'est que je, je ne vois pas pourquoi, même si elle a moins de dix ans, pourquoi vous n'avez pas été obligé de passer par un thermicien pour, pour votre extension euh, Qui euh, euh, donc votre ext ah, votre extension a fait moins de 40 mètres carrés Exactement. Oui, a fait moins de 40 mètres carrés. Vous êtes en, dans une zone à Plu Exactement. Voilà, donc euh, c'est peut-être pour ça. Oui, oui, euh, tout à fait. Voilà. Bon, ceci étant, euh, moi j'aurais quand même fait une étude de, de, par un thermicien, ou je okay. le ferai. Vous ne l'avez pas, vous l'avez pas encore euh, lancé votre construction. Ah, ah, non, non, je viens en train de récupérer le permis. Donc, bon, euh, donc, on donc moi je ferai, je ferai. Voilà. Oui. Et je veux bon. le gérer moi je ferai, que... je ferai intervenir un thermicien en lui demandant de toute façon l'application de la RT 2012, et le thermicien va vous dire lui la préconisation de, de chauffage. D'accord. Euh, donc euh, euh, par rapport Par rapport à votre chauffage gaz actuel, il va falloir calculer euh, la capacité donc euh, de, de ce chauffage à, à chauffer donc 30 mètres carrés euh, de plus. Hein, euh, donc euh, euh, de ce côté-là, euh, c'est simple, c'est technique. Euh, euh, est-ce que est-ce que ça peut ou est-ce que ça peut pas Si ça peut, moi, je serais tenté de vous dire euh, remettez euh, deux radiateurs là-dedans pour euh, euh, vous allez être parfaitement tranquille. Ensuite, par rapport euh, si si c'est cas si c'est un, un local effectivement, je dirais un peu occasionnel d'utilisation. Occasionnel, alors oui, passer à ce moment-là. Oui, moment C'est l'occasionnel, bon. parce que c'est passer... une intention pour mmh. loger les enfants. Voilà. Euh, mon mari est en souffrant. Euh, nous avons pris les chambres du bas pour pouvoir lui faire une chambre médicalisée. Okay. Et du coup, on manquait de chambre. On a dit, on fait une station, okay. on a la place. Voilà. Donc, euh, passer euh, au chauffage, effectivement, au chauffage électrique. Mais vous me parlez de céramique. Oui, je voulais mettre des radiateurs en, en, en céramique thermique, comme on faisait maintenant, avec euh, qu'on puisse. Euh, ça se trouve, on les allumera jamais, mais euh, peut-être si les enfants descendent 15 jours en hiver, euh, on aura la possibilité Alors, de les mettre. Euh, ne, vous, ne vous embêtez pas. Vous prenez des radiateurs canoporteurs à 100 euros chacun euh, euh, et ça suffira, suffira. n'allez ouais. pas dépenser de l'argent inutilement dans des matériels très sophistiqués pour, une, pour un local d'utilisation occasionnelle Je Oui mais alors les jours on n'est pas là euh, l'hiver est-ce qu'il est qu ne faut pas mettre en orgel aussi bah, si Oui vous les, temps temps vous les les mettrez en orgel mais attendez ils ne gèlent jamais dans votre maison hein, le mettre en orgel euh, si vous voulez, bah, à ce moment là c'est simple hein, vous, alors vous, dé, vous dépensez un petit peu plus mais pas tellement en radiateur Vous dépensez en revanche en gestionnaire d'énergie, euh, c'est-à-dire que vous avez un thermostat programmable euh, que, que vous pouvez exemple. de façon tout à fait fine euh, dire euh, lui lui donner une consigne de, Alors vous pouvez le faire aussi au niveau des radiateurs, hein, ça existe aujourd'hui. Vous pouvez programmer vos oui, oui. radiateurs, oui, oui. mais, euh, mais mais ne dépensez pas euh, des fortunes. Mais non, mais non, que mais que... non, vous allez dépenser euh, allez 150 euros par radiateur. Vous allez en mettre deux, ça va vous faire 300 euros plus l'installation. Mais puisque vous faites du Neuf, vous allez amener, donc euh, vous allez prévoir euh, l'emplacement euh, de vos raccordements électriques et oui. euh, pas ça qui, ça, ce n'est pas ça qui doit grever votre budget. Non, non, non. Et puis et trois, puis plus cinq dans, dans la salle de bain aussi. Oui, je sais pas. Fait, pas. Bah, bah, ouais. Vous mettez un sèche-serviette euh, ouais, dans, dans la salle de bain. Oui, voilà. oui. Merci. Je ne vous pousse pas à la dépense. Non, mais c'est très bien. Merci Véronique pour votre appel. Euh, si tout comme Véronique, vous voulez joindre Christian PC, profitez-en. 3216, maison -rmc .fr. Et on va parler plafond maintenant avec Sébastien ah. qui nous a rejoint au 3216. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Bienvenue bonjour. Sébastien. Bonjour François, bonjour Christian. Euh, euh, J'avais une question pour euh, Christian PC. Oui. ça tombe euh, bien. <rire> euh, J'ai euh, effectivement prévu de faire refaire par un artisan. Dans les semaines à venir, un, un plafond, un vieux plafond qui est en lambris, que nous allons euh, voilà. complètement masquer euh, par du placo, avec des rails, des suspentes, ouais, etc. Ouais, et 5. un éclairage en LED. Hein Malheureusement, par manque de temps, je n'ai pas le temps de détapisser effectivement tous ces murs. où J'ai pu comprendre les fourreaux à, où les rails euh, allaient être fixés. Et ouais. euh, l'artisan me propose seulement de détapisser les 15 cm du haut du mur. Hein Euh, puis de faire tous ces travaux et euh, voilà euh, au bout de 15 jours de notre retour de vacances, euh, nous terminerons de détapisser. Ah, je comprends pas, pas il vous, pourquoi, pourquoi il vous demande de détapisser. Pourquoi il peut non, pas poser, poser son plafond euh, sur, euh, sur avec votre tapisserie euh, des murs ah, Je comprends pas. On, euh, on a prévu de refaire le, les murs euh, également qui ont 13 ans. Non mais attendez, vous me dites que vous n'avez pas euh, vous n'avez pas détapissé, donc vous détapisserez plus tard Oui. Et Ce alors, qui était donc, prévu initialement ben donc euh, en quoi le fait euh, il fait son il fait son faux plafond euh, mm -hmm. il laisse vous laissez votre papier peint puisque vous n'avez pas le temps de, de l'enlever et puis après mm -hmm. vous l'enlèverez euh, avec un euh, et avec un cutter vous couperez au niveau de, de votre plafond je comprends pas. Simplement. c'est. c'est simplement. Faites attention à une chose, c'est que suivant le type de de technique que vous utiliserez pour pour enlever votre papier peint, c'est peut-être pour ça qu'il vous qu'il vous qu'il vous conseille ça. justement Ah qu'est-ce que je conseille Pour ne pas. Eh ben voilà, c'est ça qui va être la difficulté. C'est pour ça que peut-être il vous conseille d'enlever à une une bande de papier peint qui correspond à à l'épaisseur du du faux Alors, qu'est-ce que mm -hmm. je vous conseille, moi Alors là, vous avez c'est quoi comme papier peint et vous avez combien de mètres carrés Oh, il y C'est un couloir, donc euh, je sais pas, il y a, allez, mettons, y 15 ah. mètres carrés euh, euh, en escalier. D'accord. Euh, et quel type les, de papier, c'est quoi C'est un papier peint... Euh, classique assez fin euh... ah, ah oui, c'est un... autre chose hein. Euh, parce que si, si c'est une tapisserie ah, euh... ah non si c'est si c'est de l'intissé euh, vous allez vous amuser pour l'enlever euh, peut-être mm. mais si c'est euh, parce que ça dépend du type de colle qui a été utilisé pour le pour le poser si c'est du papier peint classique avec une avec euh, une colle papier peint euh, euh, traditionnelle euh, ce qu'il faut c'est arriver à détremper le papier euh, pour pour euh, que euh, la colle se, se, se dissolve si vous avez une petite Petite surface, vous utilisez un problème un problème un produit. Est, le lapsus intéressant parce que c'est souvent quand même un problème. Euh, donc vous allez utiliser un produit type euh, dissoucol par exemple. Voilà. Euh, donc euh, que, que vous imbibez le papier avec cela, Rayez-le un petit peu ce papier s'il vous semble un peu euh, un peu imperméable. Si c'est du vinyle à, à plus forte raison là il faudrait le lacérer, Mais même il est toujours il est, il est pas mauvais de passer un petit coup de de brosse métallique. Vous savez pas pas très dur. Faut pas creuser évidemment le. Euh, le mur, euh, mais ça va permettre euh, au produit de d'agir euh, davantage. Ça, c'est un avantage par rapport à votre fond plafond, c'est que vous pouvez prendre un pinceau et le, pour les parties hautes et le, le, le, vrai, véritablement euh, suivre euh, sans sans tacher le plafond. Euh, Là, donc cette cette surface. Sinon, c'est le recours à la décolleuse papier peint à vapeur euh, électrique et même à gaz, il en existe, on en loue encore à gaz, ce sont les plus efficaces euh, c'est souvent les matériels pro qui sont à gaz, mais en, en électrique on en trouve évidemment très facilement euh, la seule chose c'est que ça, le fait qu'il y ait de la vapeur ça met de la, de la flotte un peu partout euh, il faut faire très attention à éponger pour que vous ne, vous ne détrempiez pas le, le sol le sol également, et puis surtout dans tous les cas, un, un conseil qu'on oublie souvent, c'est que quand on utilise une décolleuse à papier peint, on coupe le courant Parce qu'il y a des, y a des... Oui. il peut y avoir, c'est l'humidité, eh oui, en fait, Il peut y avoir, peut... avoir donc des canalisations ouais. électriques oui. qui sont dans le mur et donc euh, vous risquez ensuite le court-circuit et même euh, un risque d'électrocution. Tiens, on parlait de plafond. Merci Sébastien, en tout cas pour votre appel. La question par mail de Lilou euh, qu'on a reçue, euh, maison.rm.c.fr, puisqu'on parle de plafond. Avez-vous des conseils pour repeindre justement un, un plafond efficacement, Christian J'ai peur de m'épuiser car c'est pour une pièce de 40 mètres carrés. Alors, je pour une pièce de 40 mètres carrés, normalement, de toute façon, rouleaux, euh, ça marche, ça peut marcher très bien. Euh, vous avez aujourd'hui même des rouleaux à réserve de peinture qui, évidemment... Voilà, donc là, à chaque fois, on n'est pas obligé voilà, de replonger... C'est quand même mieux. Sur manche, ça existe aussi. Il faut évidemment croiser les passes, travailler en gros par des surfaces de 1 mètre carré, ensuite unifier le tout. Euh, ça, c'est la méthode traditionnelle. Mais sinon, pour une très grande pièce, eh bien, la solution idéale, c'est le pistolet. Euh, le pistolet à peinture basse pression, mais évidemment, il va falloir bâcher tous les murs, euh, les objets évidemment qu'il peut y avoir, ou les meubles euh, dans, dans la pièce, mais c'est le plus rapide il euh, faut s'entraîner quand même un peu hein, parce que c'est pas aussi évident que cela mais le pistolet elle, trouve tout son intérêt euh, lorsqu'on a une grande situation. surface et, oui, euh, et puis c'est très homogène une fois qu'on a pris le coup de main Y pour se protéger peut-être le, oui, le visage, la peinture, bien mais évidemment. La, la, la, peinture, la peinture au pistolet, c'est la combinaison complète, c'est la, la, la coiffe oui. sur les cheveux, le c'est le masque, et y compris le, le masque respiratoire pour éviter d'inhaler de, de, de, de la peinture. Donc c'est quand même un bon oui. boulot, quoi. C'est voilà. presque, presque un embarquement pour la navette spatiale. Quoi. Bon, Christian, on va revenir dans oui. un instant pour notre deuxième partie dédiée à la maison, et Parfait. on va parler de l'eau. Et on va parler de l'eau dans la maison demain. Si l'on peut dire. Voilà, récupérateur d'eau, de pluie, etc. Euh, vous pouvez d'ailleurs nous interroger ce matin sur ce sujet, le 3216 ou maison-rmc.fr. Météo-trafic-info. Et on est de retour. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Attention, le dimanche avec Winamax, le poker est sur RMC. Dès 16h30 dans l'Intégral Sport, premier coup de poker de la journée signé Daniel Riolo. A 20h, rendez-vous sur winamax.fr pour la soirée poker. Et à partir de minuit, retrouvez le RMC Poker Show, le seul show poker à la radio.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 Mais non, il y chanterait. Voilà l'été, pastis du Val. Voilà l'été, pastis du Val. Voilà l'été, je perçois les glaçons. L'anis en bon, les olives sont sorties. Et dans les verres, devinez qui se mélangent. C'est le pastis. Un du Val. Et d'eau fraîche. Pastis du Val. Voilà pastis du Val, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Il y a des prix qui vous font dire. Bon, on rentrera par les fenêtres, ça se fait aussi. Et il y a les prix, le roi Merlin. Jusqu'au 15 août, pendant l'opération Mon Capital Maison, moins 20% sur tous les types de portes de garage sur mesure et les portes d'entrée sur mesure en aluminium, PVC, bois et acier. Livraison à domicile incluse. Chez le roi Merlin, les prix vous font dire. Là, je suis sûr de faire le bon achat. Le roi Merlin et vos envies prennent vie. Hors promotion et commande en cours. La météo sur RMC. La météo de votre week-end avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François. Bonjour à tous. On a un peu deux visages pour le temps ce samedi. Ensoleillé pour l'ouest et puis toujours perturbé à l'est. Alors dans le détail, c'est sous le soleil qu'on se réveille ce matin sur les Hauts-de-France, la Normandie, l'île de France, la Bretagne, les pays de la Loire, le centre-Val de Loire et l'Aquitaine. Un temps agréable qui va nous accompagner aussi cet après-midi. En revanche, on doit encore sortir le parapluie pour ce qui est du Grand Est à la Côte d'Azur aujourd'hui avec des averses et des coups de tonnerre attendus toute la journée. Et puis le vent qui se renforce sur la Méditerranée ce samedi avec jusqu'à 80 kilomètres en rafale. Demain, ce sera encore Beau à l'ouest et Mossad à l'est. Et En fait, il faudra attendre lundi pour voir le soleil sur une grande partie du pays. Et puis, les températures sont globalement de saison. Cet après-midi, 22 pour Brest, 23 degrés pour Cherbourg, 24 à Lyon et Biarritz, 25 pour Lille et Clermont-Ferrand, 26 à Strasbourg et Toulouse, 27 degrés pour Paris, Nantes et Bordeaux, 28 à Perpignan, 29 à Marseille et 30 degrés pour Bastia.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 Et avec Jérémy Souliman, point sur la circulation, car aujourd'hui il va y avoir du monde sur les routes, Jérémy. Exactement, j'espère que vous prenez pas la voiture, François. Non Non, bon d'accord, si c'est pas prévu, le micro, ça C'est bien, mais tant mieux, on, on verra ça aussi le, le week-end prochain, pour le Grand Rush d'ailleurs. Voilà. Euh, pour le moment, principalement deux axes à éviter, si vous le pouvez, la 7 et la 10. Sur la 7, il va falloir eh bien, forcément patienter un petit peu. Vous êtes déjà très nombreux hein, entre Lyon et Orange. Plus au nord, c'est sur la 6 que vous levez le pied en ce moment entre Dijon et Lyon. Et puis à noter que la traversée de Lyon reste extrêmement difficile difficile, une partie de son périphérique nord est toujours coupée à la circulation aujourd'hui. Sur la 10, trafic de plus en plus chargé, dès la sortie de Paris jusqu'à Orléans, prudence sur votre parcours également. Euh, la communauté coyote nous signale un accident, kilomètre 46 en direction d'Orléans. Et puis toujours sur la 10, d'autres ralentissements à prévoir, plus au sud, cette fois-ci, entre Tours et Bordeaux. Ailleurs en France, du monde sur la 61 entre Narbonne et Toulouse, même chose sur la 71 à hauteur de Clermont-Ferrand. Enfin, un petit mot l'île de France, pour le moment, et eh bien tous les voyants euh, sont au vert en l'île de France. Allez, très bonne route avec AMC.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 Le week-end des experts Maison revient dans un instant. C'était RMC dès 9h. Toute l'actualité, Claire Cicaglini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Réveil douloureux à Munich après une soirée effroyable. Un homme a semé la terreur hier soir dans un centre commercial, tuant 9 personnes, en blessant 16 autres. On ignore les motivations de celui qui s'est ensuite donné la mort. Une perquisition a été ordonnée cette nuit au domicile des parents du jeune homme. À Nice, l'un des 5 suspects mis en examen aurait dû être expulsé. Il s'agit de celui qui aurait fourni l'arme à Mohamed Laweshboulel. La joie et les larmes de Romain Bardet, le coureur français, a remporté hier en solitaire la 19 e étape du Tour de France. Il se hisse ainsi à la deuxième place au classement général. Un réveil sous le choc pour les Munichois Hier, peu avant 18h, un homme a tiré dans un centre commercial de la capitale bavaroise. Un homme qui a fait feu sur une vingtaine de personnes. Neuf sont mortes, 16 autres sont blessés, dont trois grièvement. Il a chargé son arme dans les toilettes d'un restaurant où des témoins ont compris ce qui se tramait, comme le raconte cette mère, mère de famille. Mon fils a vu dans les toilettes l'homme charger son pistolet. C'était un pistolet. Quand je suis sortie des toilettes, j'ai entendu comme une alarme. Boum, boum, boum. Il était en train de tirer sur les enfants. Il n'avaient rien fait, les enfants. Ils étaient assis et ils mangeaient. Ils ne pouvaient pas s'enfuir. Et initialement, les policiers pensaient qu'il y avait trois assaillants qui avaient pris la fuite. Munich a donc vécu durant quelques heures un véritable état de siège. Luc André, vous êtes le correspondant d'RMC à Munich. Comment se réveille la ville ce matin on assiste à un retour à la normale à Munich ce matin, mais le quartier du centre commercial Olympia Park reste bouclé. Sa station de métro est fermée. Quelques passants viennent regarder le déploiement de la presse du monde entier au barrage de police. Ils ont désormais la certitude que l'auteur de la fusillade d'hier a agi seul. Son corps a été retrouvé non loin de la halle commerciale. Selon la police, il s'est suicidé après le bain de sang. Que sait-on de cet assaillant Il s'agit d'un germano-iranien de 18 ans, un Munichois qui habitait avec ses parents près du centre, dans le quartier des musées de la métropole bavaroise. Son père est entendu par la police. On cherche à comprendre ses motivations. Un ordinateur est en cours d'examen. Pour le moment, les enquêteurs ne disposent d'éléments pour conclure un acte terroriste. On en saura peut-être plus lors d'une conférence de presse de la police prévue aux alentours de midi. Et puis cette nuit, les policiers ont mené une perquisition au domicile des parents du jeune homme. Bon, pour l'instant, en effet, on ignore les motivations. Mais bien sûr, les autorités redoutent un attentat. François Hollande, dans son message adressé à Angela Merkel, parle lui déjà d'actes terroristes. Si ces pistes se confirmaient, ce ne serait pas une surprise pour Philippe Gustin, ancien diplomate et spécialiste de l'Allemagne. Si on avait dû faire un pari d'une ville en Allemagne où pourrait se passer ce genre d'attentat, ça aurait été naturellement Munich qui venait à l'esprit en premier lieu. Parce que d'abord c'est la deuxième ville d'Allemagne, parce qu'elle est en Bavière, qui par rapport à toutes les crises que connaît l'Europe aujourd'hui, et en particulier la crise des migrants, a été particulièrement concernée, et avec une réaction très forte de cette Allemagne du Sud contre cette islamisation de la société. À Nice, on en sait désormais un peu plus sur l'une des cinq personnes arrêtées et écrouées jeudi dans le cadre de l'enquête sur Mohamed Lawesh-Boulel. Les précisions d'Aurélien Manoli. Oui, puisque l'homme de nationalité albanaise soupçonné d'avoir fourni son pistolet à Mohamed Laouèche-Boulel était sous le coup d'une expulsion. Il a même été contrôlé le 2 mai dernier pour une banale infraction routière à Nice. La police aurait alors dû le reconduire à la frontière, mais elle l'a laissé repartir libre. Mais parmi les cinq personnes mises en examen dans cette affaire, ce sont surtout deux hommes qui semblent être les véritables complices de Mohamed Laouèche-Boulel. Deux hommes qui l'auraient aidé à faire du repérage sur la promenade des Anglais dans le camion. Un Tunisien de 37 ans présenté comme une vieille connaissance Et un Franco-Tunisien de 40 ans qui est allé filmer le lendemain de l'attaque La scène de crime sur la promenade des Anglais Deux hommes sur lesquels se concentrent actuellement les enquêteurs Pour remonter vers d'éventuels commanditaires Et de lutte contre le terrorisme il en sera question dans une heure à l'Elysée François Hollande réunit un séminaire gouvernemental Pour définir le programme de travail dans les prochains mois Elisa Bartholomé Quatre thèmes sont à l'ordre du jour de ce séminaire mais un va particulièrement occuper le gouvernement, la lutte contre le terrorisme et la mise en œuvre des mesures annoncées par François Hollande, par exemple la livraison d'armes par la France à l'Irak pour lutter contre Daesh, ou encore la mobilisation de 10 000 militaires pendant la période estivale. Sera abordé également le recours aux réservistes et l'engagement citoyen via le service civique notamment. Enfin, le gouvernement se penchera sur la reprise économique et les mesures à mettre en œuvre pour l'accentuer avant de traiter la question européenne avec le Brésil. Un sommet européen sur ce thème est d'ailleurs prévu juste après la rentrée, le 15 septembre prochain. Risque de violents orages dans les bouches du Rhône, les Alpes de Haute-Provence et le Var. Vigilance orange à partir de midi. Hillary Clinton a officiellement choisi son colistier à deux jours de la Convention démocrate. Il s'agit de Tim Ken, un sénateur de Virginie. Il pourrait plaire aux indépendants et aux modérés. Enfin, une victoire française sur le tour. Hier, Romain Bardet a remporté en solitaire la 19e étape de la Grande Boucle. Il s'est offert le luxe pour l'occasion de se hisser à la deuxième place au classement général. Ce fut donc une course chargée de beaucoup d'émotions pour le manager de l'équipe de Romain Bardet, Vincent Lavenu. C'est le bonheur total. C'est un an de travail pour en arriver là. Et évidemment, quand ça arrive, les émotions ressortent. Cette année, on a pleuré un kilomètre de l'arrivée. D'habitude, on entend l'arrivée, mais là, c'est un kilomètre parce qu'on sentait que ça allait le faire. Mais Romain est un grand champion. Il a conservé cette esprit offensif en toutes circonstances. Il nous a fait très peur, très peur. Et finalement, il a réussi, donc euh, chapeau. Vincent Lavenu au micro-RMC de Pierre-Yves Leroux. De son côté, Christopher Froome est lui tombé. Une chute sans conséquence a priori pour le Britannique qui conserve le maillot jaune, même s'il est passé tout près de la catastrophe, Georges Quirino. Il a failli tout perdre dans la dernière descente du jour en glissant sur une bande blanche. Chris Froome se retrouve au sol. Une chute violente. Tout le côté droit de son corps est touché. Son maillot jaune est déchiré. Il repart sur le vélo de son équipier Geraint Thomas. Le Britannique s'est accroché ne lâchant que quelques secondes à l'arrivée. Est-il blessé Non, je vais bien. J'ai de la chance, vraiment. J'ai juste la peau rapée. J'ai un peu mal au genou. C'est vraiment le genre de jour où je suis content d'avoir 4 minutes d'avance au général. Son directeur sportif Nicolas Portal a, lui, vécu une journée intense dans la voiture derrière le maillot jaune comme ça qu'il arrive des fois une mauvaise chute, hein. après les choses s'enchaînent. C'est pour ça qu'on doit être toujours concentré jusqu'au jusqu dernier jour. Restez concentré aujourd'hui, notamment jusqu'au dernier danger du Tour, le redoutable col de joue plane avant la descente scabreuse jusqu'à Morzine, annoncé sous le déluge. Usain Bolt en petite forme, enfin disons à son échelle l'homme le plus rapide du monde a remporté hier le 200 mètres au meeting d'athlétisme de Londres la course était réussie mais non foulamboyante comme nous y a habitué évidemment le champion olympique jamaïcain Usain Bolt est donc bien conscient des efforts qu'il devra fournir pour Rio dans moins de deux semaines I'm, I'm happy. Uh... Je suis content, ce n'était pas parfait, mais c'était mon premier 200 mètres, donc je ne vais pas me plaindre. J'ai de bonnes sensations, un peu fatigué, mais je m'y attendais. Avec un peu plus d'entraînement et le soutien des autres Jamaïcains, ça se passera bien à Rio. Ça fait. Usain Bolt au micro RMC de Fabien Fougeret. Et en Formule 1, qualification du Grand Prix de Hongrie cet après-midi à suivre sur RMC à partir de 14h. RMC 9 h 8 François Sorel et lui euh, au trop pour les pronostics. Allez, on y va. Tiens, c'est quinté plus cet après-midi à gain clair Sébastien Arras retient le 11, Altesse du Mirel et le 13, Very Nice Marceau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 RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Merci d'être avec nous, bon week-end à vous toutes et à vous tous, et bonnes vacances aussi, surtout, profitez-en bien. Euh, sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts maison sur RMC un rendez-vous exclusif chaque samedi 8h, 10h, Christian, Pessé ma compagne c'est notre expert maison, il répond à toutes vos questions pour cette deuxième partie, Christian allez, allez, on, va on parler, se met à l'eau on va parler effectivement, on va se jeter à l'eau on va parler de l'eau et on va essayer de ne pas trop en jeter euh, avec, nos, avec nos invités oui, on va essayer d'en économiser voilà, on va essayer hein. aussi d'en économiser euh, avec nos invités, nous avons avec nous euh, Jean-Luc qui euh, un certain nombre de nos auditeurs connaissent déjà Puisque il oui. intervient régulièrement euh, chez Eric Brunet, euh, notamment. Euh, donc, euh, vous êtes euh, responsable de l'association Contrat Mondial Eau. On peut dire ça On peut dire ça. Voilà, alors on le dit. Je l'ai dit, d'ailleurs. <rire> euh, on a avec nous euh, Bernard Gouvenot. Bonjour. Un, vous avez un nom prédestiné pour travailler dans l'eau. Vous euh, y a pas à dire. Et, et donc, euh, avec Jean-Pierre Tavouchi, Alors, vous êtes tous deux d'une association euh, qui s'appelle LASTÉ ça L'ASTE, ça veut oui. dire quoi Ça veut dire Association Scientifique et Technique d'Environnement de, euh, et, et, et Eau. Voilà. Alors, euh, vous, Jean-Pierre Tabouchy, vous êtes plutôt euh, spécialiste de l'assainissement. Et vous, euh, euh, Bernard euh, Gouvello, de alors, euh, récupération d'eau de pluie, économie d'eau, de, c'est ça Oui, alors c'est Bernard de Gouvello. Hein, ah, qu'est-ce que je vous ai dit Gouvello, <rire> oui, j'ai oublié, oublié votre particule. <rire> vous savez, c'est mon côté révolutionnaire, ça. Y Mais je ne vous couperai oui, pas donc, la tête. Euh, effectivement, je m'intéresse aux questions de l'eau dans l'habitat. Voilà, la question de l'eau de En, en général. C'est parfait. Et puis, on aura euh, tout à l'heure euh, deux spécialistes de, aussi de la récupération d'eau de pluie. Euh, donc, euh, on verra. Et on aura quelqu'un aussi. On aura, un, on aura un, un spécialiste, on verra, au, au bel accent du midi. Euh, on aura euh, Bruno Manuel qui est, qui est forreur, lui. Donc, on, va, voilà, on va parler donc, du, des, des forages et aussi donc, de la notion de, de puits. Puisque euh, beaucoup, de, beaucoup de Français euh, remettent en circuit leur puits on verra qu'ils euh, le font pas toujours dans des conditions euh, à la fois réglementaires et sanitaires euh, Bien sûr. Euh, satisfaisantes. Et d'ailleurs, vous pouvez nous appeler au 3216 dès maintenant hein, pour poser vos questions sur l'eau. Tiens, cette eau, depuis, qu'est-ce qu'on peut en faire Comment peut-on la consommer Voilà, euh, on l'utilise voilà. on, on va dire. Parce oui, que, on, voilà, peut on peut la consommer, pas. mais oui. avec un certain nombre de précautions. Voilà. Et, et ça n'est pas simple. Donc ah. un spécial eau dès maintenant, 3216 ou maison.rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler. Alors, ma, ma première question, moi, elle sera pour euh, Jean-Luc euh, Touly. Euh, euh, quand on quand on a l'eau de la ville, l'eau de la commune, on va dire, euh, eh bien, euh, on paye son eau euh, soit à la ville, soit à une régie, euh, soit à une compagnie euh, privée. Euh, Pourquoi on a cette situation en France euh, de dualité On voit qu'il y a beaucoup de villes qui ont repris euh, leur exploitation de l'eau euh, en régie, notamment, euh, euh, par exemple, à Paris, hein, qui a avec euh, euh, Haute-Paris, c'est ça Absolument. Euh, donc, alors, pourquoi on a, on a cette situation et pourquoi on a aussi, alors là, vaste <coughs> question, pourquoi on a aussi de telles variations euh, dans le dans le prix de l'eau D'abord, une, une petite précision. Euh, depuis la Révolution française, c'est les élus locaux qui ont la charge de, de la gestion de l'eau. Et depuis 1853... On a créé, Napoléon III, la première société privée de production et distribution d'eau potable qui s'est appelée jusqu'en 1998 la Compagnie Générale des Eaux, devenue Vivendi puis Veolia. Donc, euh, aujourd'hui, environ les un peu plus des trois quarts des Français sont sous la coupe au niveau de la gestion de l'eau potable au robinet de trois multinationales, donc Veolia, Suez, Dionèse des Eaux et la Sor, anciennement du groupe Bouygues. Et effectivement, euh, un certain nombre d'organismes, comme l'UFC Que Choisir, la Cour des Comptes, les Chambres Régionales des Comptes, L'Assemblée nationale ont montré que le prix de l'eau était très différent quand c'était géré par une régie publique que par une société privée sous forme de délégation de services publics. En 2001 jusqu'à aujourd'hui, on estime qu'il y a une différence entre 20 et 50% suivant les contrats, particulièrement d'ailleurs en Ile-de-France où c'est depuis 1923 le syndicat des eaux d'Île-de-France qui est présidé par Santini depuis 1983 et qui est donc dirigé, enfin géré par Veolia. Et là, le prix de l'eau par rapport à la ville de Paris qui est en régie oui. depuis 2010, il y a une différence de prix de près de 1 euro du mètre cube. C'est quoi C'est 3 euros à peu près le, le prix du, du mètre cube en moyenne peu... en France Non, non, c'est plutôt pas loin de 4, c'est ah. autour de 4 euros. Euh, à Paris, c'est un peu plus de 3 euros et en Ile-de-France, on approche les 4,50 euros. Donc, comme en moyenne, on consomme en une famille de deux deux enfants environ une centaine de mètres cubes, vous voyez, ça fait quand même euh, une centaine d'euros d'écart par an... Ce qui est pour les familles modestes quand même une somme qui commence à diminuer. C'est à dire que quand on est dans le privé, forcément, oui. on a, on va dire, des obligations de, de résultats financiers oui, oui, qui sont plus importants. Donc euh, bah, voilà, il y a euh... des actionnaires et des actionnaires voilà. extrêmement importants, des banques, des fonds, des, des fonds américains. Euh, C'est et nous qui trinquons, si, si, si je puis eh dire. Oui. Absolument. Jean-Pierre Tabouchi, vous voulez intervenir oui. vous, Et puis aussi, euh, et puis aussi, Bernard de Gouvello. -y. Donc euh, Oui, pour, pour dire qu'il y a effectivement euh, cet aspect-là, mais il y a aussi des contraintes techniques. Et à Paris, pour entretenir un mètre d'eau, on vend 250 litres. Quand on est en banlieue, comme l'habitat est beaucoup moins dense, pour entretenir un mètre de réseau, on vend 50 litres. Et donc forcément, euh, pour entretenir ce, ce tuyau, il faut... Il est plus cher. Bernard Gouvenaou Je voulais juste vous préciser que derrière ce prix, euh, en fait, il y a un service qui consiste à, à la fois à l'adduction d'eau potable et aussi son traitement. Sans traitement, l'assainissement. C'est l'assainissement. D'accord. Et c'est aussi une problématique aujourd'hui, on le verra, avec euh, l'ajout la, d'eau dans le, dans le réseau, avec euh, notamment la récupération d'eau de pluie, on peut dire ça Oui, oui. oui. oui. Oui, euh, je dirais un mot supplémentaire, c'est que vous avez dit il y a un retour depuis quelques années du système public, donc sous forme de régime. Euh et ça vient parce qu'effectivement il y a eu un certain nombre de problèmes de corruption, ouais, et de dérive, euh, notamment forcément. à Grenoble avec euh, son maire qui était ministre de l'Environnement et de la Communication, Alain Carignon, pour ne pas le citer, hum. et... Euh, pour vous dire, aujourd'hui, c'est pas un problème idéologique gauche-droite, puisque vous avez l'agglomération niçoise, qui est dirigée par Christian Estrosi, ancien ministre de M. Sarkozy, qui a remunicipalisé l'ensemble de région. Il est plus maire, maintenant. Il est plus maire, enfin, il est président de la région. Et, enfin, Officiellement, il est plus maire. Il l'a fait. Et il est pas le... loin. Hein, et à Lyon, qui est le plus ancien contrat que Veolia a en, depuis 1853, bah, Gérard Collomb, socialiste, a reprivatisé en, de nouveau son contrat. Donc, c'est pas un problème gauche-droite de politique. Simplement, il y a des élus comme le maire de Troyes, qui est le président de la Ce sont les mains de France. Qui est pour la régie et puis vous avez d'autres communes comme Martine Aubry qui a redonné son contrat à une société Alors, privée. Moi, j'aimerais vous mmh. poser une question aussi, c'est euh, le, le contrat qui nous lie euh, soit à la ville, soit euh, soit donc à des compagnies. Euh, Qu'est-ce qu'il doit comprendre parce que c'est toujours en petites lettre. il y en a, il y en a, il y en a 12 pages. Euh, Est-ce que par exemple, là, il y a des engagements de, de, de donc du fournisseur, du distributeur d'eau, par exemple en termes de, de pression. Souvent, moi, on m'a posé la question et, et j'avoue que je suis allé voir. Dans mon contrat, je ne l'ai pas vu. Messieurs, vous avez une petite idée là-dessus Non oui, oui, alors y y il <rire> y, si euh, y a un certain nombre de, de, de pressions minimum à obtenir. Il ne faut pas avoir quoi, de surpression. C'est 3, ouais, 3 en environ moyenne, 3 bars. C'est environ 3 barres. Il euh, y a ces obligations-là. Il y a le, le problème de l'entretien, du renouvellement des réseaux. Et en France, on a 900 000 km de canalisation. Et figurez-vous que les deux tiers de ces canalisations ont une durée d'existence largement supérieure à la durée théorique de vie qui est environ de 60 à 80 ans alors qu'une canalisation de oui, potable en moyenne ici en France, c'est 200 ans le renouvellement oui. des réseaux donc oui. ça induit les problèmes de qualité les problèmes de fuite oui. et des problèmes d'investissement de, de, futur pour les Moi, moi J'ai été conseiller municipal d'une ville moyenne de, de, de Normandie Falaise pour ne pas la, la nommer et je crois qu'il y avait entre 35 et 40% de pertes de, incroyable, incroyable. De, de, de dans les canalisations Alors, oui, alors, vous nous dites que le, le prix de l'eau, euh, dedans, il y a l'entretien du réseau, tout ça, mais alors mmh. donc ça veut dire que les, les sommes ne sont pas affectées là où elles devraient naître Absolument, il y, a, il y a beaucoup de choses. Un exemple, par exemple, il y a le Congrès des maires de France qui se passe pas loin de chez vous, à la porte de Versailles, euh, tous les ans. Et euh, il y a des repas, il y a des <rire> spectacles organisés pour les élus qui viennent avec leurs conjoints parfois. Et tout ça est payé par Veolia pour évidemment faire du lobbying. Et tout ce coût, évidemment, est imputé sur la facture. Évidemment, c'est des choses qu'on ne dit pas. Et moi-même qui travaille dans cette des grande multinationale de Veolia, je peux vous dire que j'essaye de faire comprendre aux salariés que... L'intérêt des salariés et des usagers devrait euh, conduire à ce que ces entreprises ne fassent pas ce lobbying euh, qui est quand mmh. même insupportable. Malheureusement, il y a des élus qui répondent aux sirènes de ces entreprises. Oui, alors que l'eau, euh, évidemment, mmh. c'est mmh. véritablement la source de vie. Donc, c'est oui. quelque chose qui... Et c'est un bien public. Oui. Voilà, c'est un bien public. Et c'est des contrats de très longue durée, souvent. Voilà, c'est ça. Ouais. 9h18, on revient dans un instant on parle de l'eau ce matin vous voulez questionner nos invités ou bien Christian PC. c'est le moment ou jamais le 3216 ou maison.rmc.fr à tout de suite Le week-end des experts sur RMC votre maison Ça va se jouer au finish entre deux cyclistes Oh oui, Martha rattrape Duval et le gagnant L'alerte y discount filer. Aujourd'hui, les nectarines jaunes et blanches origine France sont à 1,45€ le kilo chez Netto. Oui, 1,45€ le kilo Quel beau finish cet alerte discount Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre B, catégorie 1. Petit message Peugeot en forme de première fois.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 des 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebSort.com Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe.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 Attention à l'abus d'alcool Géant, les soldes continuent encore plus fort chez Géant Sur des centaines de produits avec des démarques exceptionnelles ce week-end Par exemple, la télé LED grand écran 140 cm de marque TCL Est à seulement 299 euros au lieu de 509 euros Soit 40% de remise Les prix bas, c'est Géant Solde selon date légale et dans la limite des stocks, hors Corse jusqu'à demain, RMC sur la route, c'est le Tour de France 2016, tous les jours toutes les étapes jusqu'aux champs élysées dans l'Intégral Tour, avec Christophe Sessieux, Cyril Guimard, Jérôme Pinault Thierry Bourguignon et Luc Leblanc aujourd'hui, dès 15h Intégral Tour, RMC le Tour de France, c'est là que ça se passe RMC, le week-end des experts votre maison, François Sorel Christian Pesset Le week-end des experts, la maison sur RMC le 3216 ou bien maison.rmc.fr. On parle de l'eau ce matin, Christian. On avec parle nos invités. de l'eau avec nos invités, Jean-Luc Touly, Bernard de Gouvello et Jean-Pierre Tabuchi Et on va avoir nos invités téléphoniques tout à l'heure. Euh, Jean-Luc Touly ou bien euh, l'un de nos deux invités, euh, deux autres invités, euh, j ai, j ai, on, on, on parlait hors micro, là, un instant, de la possibilité ou de l'impossibilité d'avoir une, une l'eau de couper lorsqu'on est en grande précarité. Vous pouvez euh, nous dire quelque chose là-dessus Oui, il y a eu la loi Brode qui a été votée il y a deux trois ans euh, et qui est applicable maintenant et qui permet euh, à un usager qui a des difficultés euh, de payer qu'on ne lui coupe pas l'eau. Et qu'on lui divise pas le débit, le débit d'eau. D'accord. Ce qu'on appelle le lentillage. Euh, ce qui ne veut pas dire que l'usager euh, ne doit pas payer. Est, en en fait. ne peut pas est payer. Il pas exonéré de. Mais de, il euh, peut aller voir en mairie les CCS pour demander un échelonnement, etc. Mais on ne peut plus couper l'eau euh, depuis 2014. D'accord. Et d'autre part, en cas de fuite d'eau, parce que ça arrive souvent et on s'en aperçoit pas l'usager lambda, euh, surtout après compteur, euh, il y a une loi, la loi Varsmann, qui permet que euh, lorsque l'usager n'a pas été averti, qu'il ne paye pas plus que deux fois sa consommation moyenne précédente. D'accord. Ce qui permet Moyen quand même oui. d'atténuer ses conséquences. Et puis, peut aller en mairie sur la partie assainissement, où là aussi, il y a des choses à faire. Donc mais les, les mmh. compagnies nous proposent, d'ailleurs, mmh. moi, ça a été le cas, je une, assurance sûr, je suite. Le une assurance suite, Alors ça vaut le coup Ah non, pas non, du tout. En Alors évidemment, je suis vous l'avez pas pris, Christian Non, non, non je l'ai pas pris. Ah, ça va. Parce je que, que euh... l'assurance suite, si vous voulez, justement, la loi Varsmann il répond. Donc, il n'y a pas besoin. Et d'autre part, des fois, on a une, multi, une assurance multi-risque, habitation. Donc, il n'y a pas utilité. Mais là aussi, ça fait... Euh, du beurre des épinards dans les comptes des sociétés privées. Exigence de qualité eau. de l'eau. On, on doit recevoir, je crois, une fois par an, euh, l'analyse la, de son eau, c'est ça Oui, mais c'est une analyse extrêmement oui, euh, courte et sommaire. Euh, pour savoir si sa qualité de l'eau est bonne, il faut savoir qui la contrôle. C'est un organisme public qui s'appelle la Change Régionale de Santé. Combien de fois on contrôle son eau Plus dans les grandes villes que dans les petites villes. Question de oui, probabilité. Sûr, oui. Et troisièmement... Quels paramètres on contrôle Est-ce qu'on contrôle par exemple tout ce qui est résidu médicamenteux Non. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'on contrôle. Mais en disant ça, je ne veux pas dire qu'il faut aller boire de l'eau en bouteille, qui est beaucoup moins contrôlée, parce que soi-disant c'est de l'eau de source, etc. Et là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Tout ça pour vous dire que l'eau est transparente, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Enfin, elle est potable malgré tout. Avec ah, potable, ne veut pas dire de, de bonne de qualité, qualité. Pour la santé publique, si vous voulez. hein Oui, potable, est bon. est enfin, peu... mais... Elle est potable, c'est-à-dire qu'elle est, qu elle n'est euh, pas dangereuse, si vous voulez. Mais ah. c'est, il y a des seuils, si vous voulez. Hein? Mais comment on peut savoir Mais c'est en fait, que... quoi les seuils de dangerosité Parce Et c'est reste... important ce que vous dites là. Ça veut dire que ah. l'eau peut être potable mais dangereuse à long terme bah, Par exemple sur ça. le plomb ou sur les nitrates, mais sur le plomb, il y a une directive européenne en 98 qui disait oui, euh, oui. en 2013 on passe de 50 mg ah, à 10. À 25, dans un 25, premier temps, en 2003, et, et, et fin à 2013 à 10. Bon, oui. sauf que, Mais pour ce faire, il fallait remplacer tous les branchements en plomb, ce qui n'a pas encore été fait partout. Hein. Et y compris par les villes. Voilà. Mais est-ce que en fin de compte, pour la santé publique, cette euh, disposition de directive européenne était une bonne solution On ne l'a pas prouvé, puisque le saturnisme, hein, qui est la maladie oui. qu'on a, oui, qu y a on n'a jamais pu trouver qu'on a eu un problème de saturnisme lié allo. à l'eau. Ouais, d'accord. Euh, alors justement, on, on parlait tout à l'heure du prix de du prix de l'eau. Euh, comment économiser l'eau, euh, donc euh, Bernard de, de Gouvello Quels sont les, les quelques critères qu'on pourrait dire, mm -hmm. euh, bon les principes Alors déjà, euh, on a parlé pas mal de fuites et c'est effectivement la première source, euh, comment dire, euh, d'économie, c'est-à-dire contrôler de contrôler, euh, de contrôler euh, les fuites éventuelles. Effectivement, alors euh, lorsqu'on est dans l'habitat, on est concerné euh, principalement par les fuites après-compteur, parce que les celles qui sont avant-compteur ne sont pas facturalisées. Alors là, on ferme tous les robinets de la maison et puis on va voir si le compteur tourne, c'est ça Par exemple, on peut voir ça. Euh, alors, euh, il peut y avoir des fuites qui sont plus ou moins faciles à, à détecter, notamment quand on a des réseaux en, en partie enterrés, parce que dans ce cas-là, euh, c'est difficile de voir, parce que les fuites qui provoquent des dégâts des eaux, c'est relativement facile. Hum. Donc euh, ça, ça peut être un point euh, délicat D'accord. Et donc, sinon, quelques autres principes de base Une fois qu'on a une fois qu'on a bien maîtrisé les fuites, euh, après, on peut effectivement se lancer dans des stratégies de d'économie de, d'eau via l'installation d'appareils euh, qui consomment moins d'eau. Il y en a certains, on le fait automatiquement, parce que, mmh. par exemple, les appareils ménagers consomment de moins en moins d'eau, oui. les lave-machines, les lave-linges, euh, et, et d'autres, comme les toilettes, qui, qui sont passées en quelques années de, de réservoir de 15 litres ouais. à, aujourd'hui, 6 litres. Et puis, donc, presque toutes ont la double commande, maintenant. Voilà, tout à fait. Exactement. Euh, messieurs, on va revenir dans un instant. Et puis on accueillera la question de Jean aussi, qui euh, s'est rendu compte que ses voisins payaient beaucoup plus que lui. Euh, le, le, les factures d'eau. Et il aimerait savoir pourquoi. Alors, sans doute, est-ce que c'est un problème Alors, de là, consommation de on, on va voir ça. On va retrouver Jean dans un instant. Le 3216 maison rebase, On revient après la météo, le trafic et les infos sur RMC. A tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook Votre maison sur RMC. Les JO 2016 C'est au Brésil Et sur. RMC Dès le 5 août, RMC passe en mode... Olympique. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron ah, Je suis au bout du noyau. Oh, on dit au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'il y a encore Pardon, patron, mais Lidl fait le doublé et moi je perds la boule. Aujourd'hui, le kilo de pêche ou de nectarine origine France est à 1,89€. Bah dépêche des nectarines à moins de 2€ le kilo Il faut que tu te dépêches d'en prendre euh, Patron, alors si vous aussi vous craquez, hein, on est mal Ah, doublement mal, je sais doublement Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr Catégorie 1, calibre 67-73, chair jaune ou blanche selon magasin Origine France. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution Mais bien sûr que je peux te le dire Pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles Ah oui Plus d'infos sur Free.fr ou 1044.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 Tu mènes à faire un château de sable Ah non, parce que là tu vois, il faut que j'aille me baigner, que je fasse la planche, puis ensuite il faut que je me sèche au soleil. Après il faut que je mette les brochettes au barbecue. Je les y retourne. Je suis débordé, de monde Même si vous êtes très occupé cet été, prenez le temps de profiter des ventes flash Citroën du 18 au 30 juillet. Citroën vous propose des conditions de financement exceptionnelles sur une sélection de véhicules. Citroën. Liste des véhicules disponibles et conditions dans votre point de vente participant. Offre de financement sous réserve d'acceptation par crédit par. Conditions sur carstore.citroen.fr. Un coup d'œil sur la météo de votre week-end sur RMC avec Valentin Mailleux que je salue. Bonjour François, bonjour à tous. C'est toujours un ciel très instable à l'est du pays, aujourd'hui. Il pleut en ce moment sur les Ardennes et en Champagne. Des averses attendues aussi en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la région PACA et puis même sur les Pyrénées ce matin. Un ciel très chargé qui pourra aussi amener des orages. Ce temps qui va perdurer cet après-midi, toujours du Grand Est à la Méditerranée, et puis le vent qui va se renforcer sur la côte d'Azur et puis le Languedoc jusqu'à 80 km. Ailleurs du soleil, des Hauts-de-France à l'Aquitaine, en passant par la Et puis sur la Corse aussi un temps agréable Même topo pour demain avec toujours du beau à l'ouest et puis des averses à l'est Lundi on devrait retrouver un temps plus calme Partout. Les températures globalement de saison 22 degrés à Brest 23 pour Cherbourg, 24 à Lyon Et Biarritz, 25 degrés pour Lille Et Clermont-Ferrand, 26 à Strasbourg et Toulouse 27 pour Paris, Nantes et Bordeaux 28 à Perpignan, 29 à Marseille Et puis 30 degrés à Bastia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 Vous êtes nombreux à prendre la route Aujourd'hui on fait le point sur la circulation Avec vous Jérémy Souliman. bonjour Bonjour François, Eh bien les vacances ça se mérite hein, François. Euh, ce matin il va falloir patienter un petit peu Pour certains d'entre vous Pour aller faire trempette les pieds dans l'eau Et poser votre serviette sur, la sable, sur le sable euh, Sur la c'est déjà pas mal de monde Entre Lyon et Orange, plus au nord sur la 6 Vous levez le pied entre Dijon et Lyon À noter que la traversée de Lyon reste très difficile Actuellement une partie du périphérique nord est toujours coupée à La circulation, autre point difficile Sur la 10, trafic de plus en plus chargé Dès la sortie de Paris jusqu'à Orléans. Et puis d'autres ralentissements à prévoir plus au sud entre Tours et Bordeaux. A noter que sur l'A39 également, la, la communauté coyote nous signale la présence d'un animal au, euh, errant. Pardon, C'est au kilomètre 84, juste après Dijon et en arrivant euh, sur Lyon. Ailleurs en France, du monde sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse. Même chose sur l'A71 à hauteur de Clermont-Ferrand. Enfin, Île-de-France, bonne nouvelle pour l'instant. Tous les voyants sont au vert. Allez, très bonne route avec RMC. RMC 9h30, un point sur l'actualité avec Claire Bonjour Claire. Bonjour. Une vidéo actuellement en cours d'analyse à Munich. Sur ces images apparaît le tireur du centre commercial. On y entend des insultes racistes proférées à l'encontre du jeune homme. Par ailleurs, le père du tireur est actuellement entendu par la police. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur l'ordinateur de l'auteur de la fusillade lors d'une perquisition menée cette nuit au domicile des parents du tireur. On ignore pour l'instant quelles ont été ses motivations pour tuer hier soir 9 personnes et en blesser 16 autres dans un centre de Munich, centre commercial. Aujourd'hui, Angela Merkel réunit le Conseil fédéral de sécurité. Hillary Clinton a officiellement annoncé qui serait son colistier. La candidate démocrate à la Maison-Blanche a choisi Tim Kaine, un sénateur de Virginie, un État stratégique pour gagner la présidentielle. Quatrième nuit de violence dans le Val d'Oise après la mort d'Adama Traoré lors de son arrestation. À Beaumont-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise et Persan, les forces de l'ordre ont été prises pour cible. Dix personnes ont été interpellées. Quatre gendarmes ont été légèrement blessés. Trois morts et six blessés. Bilan d'un accident qui s'est produit hier soir sur la neuf entre Béziers et Narbonne, un minibus qui transportait neuf personnes a été percuté par un autre véhicule. Plus de, 1500, plus de 2500 migrants évacués d'un campement au nord de Paris hier soir. C'est la plus grosse opération de ce type dans la capitale depuis le début de la crise migratoire. Marche blanche à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise aujourd'hui, la famille de Julien Védelaine et leurs amis réclament justice. L'assassin présumé Julien de Julien a pris la fuite en Turquie et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Selon les proches de la victime, l'auteur des faits aurait commis un crime d'honneur en tuant le jeune homme Avec qui sortait sa fille aînée. Déjà plus de 1800 signatures pour que la Légion d'honneur soit remise au héros du 14 juillet à Nice. Une pétition a été lancée sur Internet pour que trois personnes qui avaient tenté d'arrêter Mohamed laouèche Boulel soient décorées. 20 e et avant-dernière étape du Tour de France cet après-midi dans les Alpes entre megève et Morzine. 146 km et quatre ascensions au programme. Hier, première victoire française de la Grande Boucle. Romain Bardet est arrivé premier en solitaire à Saint-Gervais se hissant à la deuxième place au classement général. RMC 8 8h32, tout de suite, François Sorel. Merci beaucoup Claire et on vous retrouve avec plaisir demain matin et prochain point sur l'actu. Ce sera tout à l'heure à 10h sur RMC. On poursuit sur l'eau euh, avec Christian Pessé, nos invités dans notre rendez-vous maison et on attend vos questions au 32 16. A tout de suite. RMC sur votre iPhone C'est possible Téléchargez tout de suite l'appli RMC. Christian Pessé attention C'est l'heure de la question Mais flash. Monsieur. En moins de voilà. deux minutes. Vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Jeanne. Oui. Notre escalier, Christian, grince ah. et craque ah. terriblement. Est-ce dangereux? Et comment faire cesser ce bruit à chaque fois que nous montons ou descendons l'escalier? Alors, euh, non, c'est pas dangereux. En général, euh, ce sont des petits problèmes euh, de, de frottement entre des pièces de bois de, de cet escalier. Alors, je dirais que c'est le problème de beaucoup d'escaliers, euh, d'escaliers en bois, euh, notamment des escaliers à, à, à carre en parce qu'il y a encore plus de, de liaisons entre les pièces. Alors la cause c'est quoi C'est la disjonction d'un certain nombre d'assemblages notamment entre la marche et la contre-marche. C'est-à-dire qu'il y a des frottements qui se produisent et ça fait un craquement, un craquement ou ça fait un, un grincement. Alors euh, la solution transitoire elle existe, il s'agit de lubrifier donc finalement c'est parti. Alors on peut le faire avec du talc. Alors on, on répand du talc sur l'escalier, on balaye et donc euh, on va avoir de, du talc qui va rentrer entre les pièces mais c'est quand même pas euh, l'idéal. Les remèdes c'est quoi C'est Donc ces assemblages. Alors si l'accès est possible par le dessous de l'escalier, c'est relativement facile. On va, avoir, on va pouvoir mettre des cales, des coins qu'on va enfoncer et on va se rendre compte, en ayant quelqu'un qui marche au fur et à mesure, qui teste l'escalier, on va se rendre compte que ça améliore les choses. On va pouvoir visser euh, les pièces qui peuvent être disjointes et puis à la limite, on va pouvoir prendre des équerres métalliques, des goussets euh, qu'on va mettre par l'intérieur de l'escalier. Mais manque de chance, il y a beaucoup d'escaliers dont l'arrière est, est inaccessible parce qu'il a été habillé et notamment Par un, par un système de plâtrage en, en général. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire le, le, Ce qui est très laid c'est des équerres entre marche et contre marche. Euh, on peut le faire pour un escalier de cave. Sinon, on met une baguette de quart de rond en fond de marche et contre marche. Et puis, on peut visser le nez dans le nez de marche et ensuite, on rebouche avec de la pâte à bois. 32 16 pour toutes vos questions maison sur RMC. On vous attend, les amis. A tout de suite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 Bienvenue à vous toutes, à vous tous, peut-être venez-vous de nous rejoindre sur AMC, vous êtes au cœur de ce week-end des experts maison, on évoque l'eau ce matin avec Christian PC, nos invités, je vous invite tout de suite à accueillir Bernard qui nous attend au 32 16 bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Oui bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Est-ce que Bernard est là Oui il est là. Oui, vous nous entendez Oui je vous entends très bien. Alors on vous écoute Il faut bon. que vous baissiez votre radio, Bernard. C'est hyper important parce qu'autrement ça fait des échos. On se croira en boîte de nuit. Là, c'est bon. Voilà, ah. on y est. Allô. Oui, on vous écoute. On va y aller. On va y arriver, Bernard. Vous allez voir. Allô. C'est le cas de le dire. Allô. Bon alors, la question, Ce qu'on va, qu va faire, c'est qu'on va euh, redémarrer, Bernard. Vous savez que parfois, en redémarrant les gens, ça marche mieux. Ah oui, c'est un regoute. peu comme, c est c est comme vous qui vous appelez Christian PC, oui, c est, c est Vous savez que justement, en redémarrant, ça marche ouais. mieux. Euh, mais on va peut-être revenir sur les oui. sujets qu'on évoquait tout ah, à l'heure. D'une façon générale, moi, je vais poser la question, euh, notamment à Bernard de Gouvello. Euh, c'est intéressant de récupérer l'eau ou c'est euh, d'anecdotique euh, À partir de quel volume Et justement, on va voir avec des professionnels euh, qui font un, un certain volume. À partir de quel volume ça vaut le coup quoi. Bah ça dépend des motivations, ça dépend des usages que vous avez en fait mmh. euh, il faut savoir que l'eau de pluie on peut la récupérer euh, sans la retraiter euh, pour des usages assez simples qui ne nécessitent pas euh, la potabilité mmh. hein, donc, euh, et il y a d'ailleurs un cadre réglementaire euh, qui existe aujourd'hui pour cela euh, donc ça peut être des besoins d'arrosage, des besoins d'alimentation des toilettes, après euh, ça va dépendre de différentes choses ça va dépendre déjà de la pluie qui tombe de la, de la surface de collecte que vous avez qui va vous permettre d'avoir plus ou moins de quantité d'eau. Voilà. Donc euh, c'est l'adéquation finalement euh, entre la quantité d'eau qui tombe sur votre toit et, et les usages que vous avez qui vont. Bien vous sûr. Vous mais on va vous... dire avoir un petit récupérateur de 150 litres finalement ça ne sert pas à grand chose parce que quand il pleut plus bah, il est vide en, en, en, quelques, en quelques jours ou en quelques heures. Ouais, et mais euh... mais j'allais dire que c'est mieux que rien non finalement. Parce que véritablement, ça vaut le coup. De... Mais ça, ça peut être intéressant, ouais. effectivement, si on a des des, des plantes arrosées. Euh, voilà. Après, il y a il y a différentes modalités de plus ou moins radicale de de comment dire de d'utilisation de notre puits. Euh, Aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation, je dirais, c'est c'est il y a un, un cadre de réglementaire qui est limité dans son domaine d'application aux eaux issues de toitures euh, inaccessibles et qui ne prévoit que les usages, euh, comment dire, euh, WC et euh, euh, lave-linge avec à, à quelques conditions et des usages extérieurs. D'accord. Lave-linge justement... la quand même aussi. Oui, lave-linge justement. On va, on va voir, on a on, on a en ligne euh, Julien Lefebvre qui est chef de marché chez, chez Samson qui est un grand fabricant de pompes et on va parler avec lui gestion domestique de l'eau et, et, euh, et Jacques-Albert euh, Roussel qui est patron de euh, Kipo Pluie, et lui est spécialiste, donc un petit peu de façon complémentaire, de l'installation des cuves. Donc on va commencer par Monsieur Roussel. Euh, Jacques-Albert Roussel, euh, vous êtes spécialiste donc d'installation de cuves de grand volume. Euh, D'après vous, à partir de quel volume, justement, ça devient, ça devient intéressant Alors, nous... nous avons Julien Lefebvre, là, avec ah bah, nous, par Julien Lefebvre, on va commencer par... Julien Lefebvre, on a quelques soucis de téléphone. Ça va, on va y arriver. Euh, Julien Lefebvre, alors, vous, vous êtes chef de marché chez Samson. euh Bonjour. Vous êtes Bonjour. là. Vous, vous êtes oui, là. C'est parfait. Donc, euh, à, pa à partir de, de cuves de grand volume, euh, vous êtes justement un spécialiste de gestionnaire, c'est-à-dire c'est ce qu'on oui. était en train en train d'évoquer. Euh, alors, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut alimenter euh, justement euh, hors hors aspect sanitaire Qu'est-ce qu'on peut alimenter avec euh, avec de l'eau de l'eau de, de, de pluie Alors ce qu'il faut savoir effectivement c'est qu'un arrêté euh, a été publié en 2008 qui spécifiait effectivement tous les usages de l'eau de pluie. Donc on a effectivement la possibilité euh, d'utiliser l'eau de pluie pour tous les usages domestiques extérieurs, aucun problème en revanche à l'intérieur effectivement comme le disait votre euh, votre invité Euh, uniquement la partie euh, sanitaire et le lavage des sols peuvent être utilisés sans aucune restriction. On peut également utiliser l'eau de pluie pour le lavage du linge, mais ça nécessite par contre une déclaration auprès du ministère de la santé. Allez ah, et pourquoi, Mais pourquoi ça Pourquoi il faut déclarer ça Alors, c'est effectivement euh, une, une disposition qui a été définie dans l'arrêté de 2008 parce qu'on considérait effectivement euh, qu'il est nécessaire de bien vérifier, de bien faire en sorte qu'il y ait un dispositif de, de traitement de l'eau adaptée et que l'installation soit bien conforme. Eh <rire> oui, il y a un de nos invités qui fait le, le ouais, signe argent. Le signe argent. il euh, y, y, y a de l'argent au milieu de tout ça alors. On ne facture pas l'eau de pluie comme ça, donc... Et euh... alors, pas de la vaisselle Alors non, pas, effectivement, non. Pas, et le et et pas la baignoire non plus. Non, pas la baignoire. Alors, il y avait une, une étude qui avait été faite également par l'ADEME il y a quelques années. L'ADEME, c'est l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Et l'ADEME considérait en fait que pour un usage traditionnel, environ 44% de l'eau que l'on utilise, qu'utilise un particulier, peut être euh, peut, peut provenir d'une eau de pluie. Donc, ne nécessite pas d'eau potable. Ah, Donc, ça, pourrait, ça, ça, ça veut dire qu'on pourrait presque diviser par deux sa facture d'eau Oui. Oui oui tout à fait tout à fait. Alors là on, on compte compte pas, pas fait, évidemment après l'amortissement euh... de, de l'appareil mais euh... oui. on avait fait d'ailleurs une petite étude si ça peut euh, effectivement je pense que quelques chiffres parlent enfin sont, sont plus significatifs que de long discours euh, justement sur ce, sur ce principe là. Euh, on considérait effectivement qu'une qu'une famille euh, donc avec un qui consomme à peu près 170 mètres cubes par an euh, donc une, un, une famille de avec quatre oui, personnes oui, oui. Euh, donc qui à peu près selon le prix moyen de l'eau enfin euh, un budget haut de 600 euros par an oui, peu peut près. économiser jusqu'à 260 euros euh, 260 euros par an. Alors on a retrouvé Jacques-Albert Roussel qui est, qui est avec nous qui lui va nous parler cuve. Euh, bonjour bonjour bonjour François bonjour Christian. donc euh, À partir de quel volume on peut considérer qu'on a véritablement une une installation gérer euh, quasi autonome ou, ou presque enfin très significative en matière de volume Alors, je vais essayer de simplifier pour bien comprendre euh, l'intérêt. L'intérêt c'est d'avoir le plus d'eau possible oui. et récolter euh, ces pluies qui sont très soudaines et très abondantes pour pouvoir avoir un nombre de jours sans pluie important. D'accord. Euh, donc euh, les volumes, c'est la clé. Les volumes, c'est-à-dire que si on est sur des citernes extérieures, il faut pas être en dessous de 500 litres, ça c'est oui. sûr et il si, faut essayer d'aller jusqu'à 1000 litres et en a... utilisant fréquemment cette eau pour éviter qu'elle tourne oui. et, en enterré, et, puis, et en enterré, non, on enterré ces 3000 et on enterré non on est bien plus on est des volumes, ah sur bon des volumes beaucoup plus importants pour faire 50 à 70% d'économie il faut à minima 5 mètres cubes. et j'ai un ratio à vous donner pour les, oui. les auditeurs Pour 200 mètres carrés de toiture, et c'est empirique, c'est notre retour d'expérience sur le sujet, sur 200 mètres carrés de toiture, vous pouvez mettre 10 mètres cubes de stockage d'eau pluviale. 10 mètres cubes Mais c'est des cubes énormes, alors Alors c'est des grosses cuves. En général, euh, c'est des cuves, oui, c'est des cuves importantes qui sont le plus souvent en béton qu'on pré, qu préconise, puisque il euh, y a une, euh, on réhausse le pH et on minéralise l'eau pluviale grâce au béton. Alors j'ai Bernard de Gouvello là qui n'a pas, pas l'air d'être oui, tout à fait d'accord avec quoi, vous quoi, je, je voudrais juste dire que quand même, dans, on récupère de l'eau de pluie. La pluie, c'est très variable d'un endroit à l'autre en France, c'est oui. donc ah, c'est oui, comme un sûr. élément qui va être déterminant dans le dimensionnement d'une cuve euh, et qu'il est important toujours de prendre en considération les, les, la, la pluie locale et la nature des usages pour redimensionner et on peut avoir, nous on a pas mal travaillé sur ce sujet, un endroit, une cube de 3 mètres cubes qui, qui, qui est performant est dit alors qu'un autre, autre, autre endroit il faut le double, ça, ça c'est très variable d'un endroit à l'autre en fonction de la, la, la, de la variabilité de la pluie c'est à dire que non, là on ça, ça... oui, allez-y oui, oui c'est indéniable, évidemment il y a une, une variation, il pleut entre 800 et 1000 litres au mètre carré de toiture sur l'ensemble de la France Euh, après, on peut avoir un petit volume, mais en fait, l'investissement euh, d'un petit volume ou d'un gros volume est très, est très réduit. La ouais, pelleteuse, elle est là, quoi, déjà, quoi. Euh, voilà, exactement. Donc il y a un résultat. Euh, avec beaucoup plus d'efficience d'avoir un volume et un nombre de jours sans pluie important. Bien évidemment, les petits volumes c'est bien, mais c'est pas en fait pour moi la clé euh, dans le domaine de la récupération. Mais c'est un gros boulot quand même de, m de mettre une cuve de, de, de 10 mètres cubes dans un jardin. Ça vous bouffe le jardin, ça. Alors non, parce que on est sur euh, des emprises euh, faibles. Hein. Moi je pense que pour parler de la pluvial, pluviale, il faut un peu s'éloigner du volume. Je pense que le volume, il faut un volume euh, par rapport à un besoin. Hein. Monsieur de Gouvelot a parfaitement raison, il y a une ressource, il y a un besoin, il faut mettre le besoin en face. Si on a une grande famille avec beaucoup de toilettes, beaucoup d'arrosage, un grand jardin, il faut un gros volume. Si on a peu de petits, si on a de petits besoins, on a un plus de petit volume. Mais l'important c'est de filtrer cette eau pluviale qu'elle soit de bonne qualité, et puis qu'on puisse être en conformité réglementaire. Ça, c'est un point important que M. Degouvelot a soulevé tout à l'heure, c'est qu'il faut une stricte séparation entre le réseau d'eau potable et le réseau d'eau non potable. Ah oui, ça oui. aussi, euh, chez Salomçon, ils connaissent. Voilà. <rire> c'est vrai qu'il voilà. euh, faut une grande sécurité. Là, euh, le choix entre le béton et, euh, et les, les cuves plastiques, euh, il y a un intérêt de l'un par rapport à l'autre Oui, alors, sur le. Nous, on aime. On ne préconise que le béton, puisque, en fait, euh, ce variation, cette variation de niveau dans la cuve va fluctuer tout le temps. Oui. Donc, les contre-pressions existantes euh, par rapport à la terre qui entoure la cuve mm -hmm. est variable. Donc, pour lutter contre cette pression dynamique, en général, le béton cylindrique est bien, est bien supérieur à tout autre, euh, tout autre sujet, parce que, justement, il arrive à encaisser cette pression contre -pression. Bon, Jacques, j'ai quand même une petite question à vous poser, euh, qui va être peut être euh, voilà, difficile à répondre, mais en combien d'années on peut euh, amortir en fait toutes ces installations et se dire bah, voilà, on commence à gagner de l'argent euh, par rapport à une installation, on va dire, potable pour, pour toute la consommation? Alors, euh, si on est sur le rapport du retour sur investissement, on est ça peut être ça peut être quatre ans, ça peut être 7 ans. Ce qui va faire, faire la différence, c'est le volume et c'est l'usage. Si on a euh, une ressource très importante, on va on va piquer dedans tout le temps et on va pouvoir donc optimiser cette, cette ressource. Donc si on parle de retour sur investissement, on est obligé de parler de volume, même s'il si est variable par rapport aux régions, par rapport aux consommations. Donc euh, pour répondre clairement à la question, il euh, y a la rentabilité et puis après il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'on ouais. a une eau non chlorée euh... qui est de très bonne qualité. d'accord Bernard de Il y a quand même un troisième paramètre qui est très important, c'est le prix local de l'eau. Parce que comme c'est très variable d'un endroit à l'autre, euh, oui, le va se faire en fonction de ce, oui, ce paramètre. Si on est dans une, une région où l'eau n'est pas chère, ça mettra un petit peu plus de temps. 10h moins On revient dans un instant. On va écouter le témoignage de Philippe qui utilise l'eau de source dans sa résidence. Mais il aimerait savoir s'il peut la consommer cette eau. On va voir avec lui. Et puis on va essayer de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 Il y a des prix qui vous font dire... Ah bon bah, On va se faire livrer des pizzas, hein Et il y a les prix Le Roi Merlin. Toute l'année, 239 euros seulement, la cuisine élégante et compacte Spring Gris Alu, soit un ensemble de quatre meubles, idéal pour s'installer sans se ruiner. Tiroir, plainte et plan de travail inclus, l'expertise des conseillers incluse. Chez Le Roi Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Le Roi Merlin, et vos envies prennent vie. Petit message Peugeot, en forme de première fois. Cet été, pour la première fois...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 Pierre, il y a moins 40% sur la literie chez But. C'est cool. C'est cool Chez But, ils ont les plus grandes marques, ils prennent le temps pour te conseiller, ils se mettent en cadre pour que tu dormes bien, et pour toi, c'est juste cool. Tu peux éteindre, je voudrais dormir. En ce moment chez But, numéro 1 du conseiller en literie, jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Études Action Plus 2016, voire condition magasin. RMC, le week-end des experts, 8h, 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. On parle de l'eau ce matin dans ce rendez-vous maison sur RMC jusqu'à 10h et on accueille tout de suite Bernard. Rebonjour Bernard. Bonjour. Alors on vous écoute, ça fait 20 ans que vous récupérez de l'eau, c'est ça Ah oui, et je peux vous dire que c'est une chose qui est formidable parce que moi je fais beaucoup d'économie. Alors je vous explique. J'ai une maison qui fait à peu près 80 carrés. j'ai un toit qui doit faire à peu près autant. Oui Et j'ai quatre descentes de gouttière. J'ai branché, j'ai branché des tuyaux avec des récupérateurs d'eau. C'est-à-dire qu'il y a un bipasse. C'est-à-dire qu'on met, on peut ou le mettre dans le tuyau, dans le tonneau, ou le faire partir euh, directement euh, dans dans, dans l'évacuation d'eau. Et mes, tout, mes mes tonneaux font à peu près 500 litres, et j'en ai trois. Et alors qu'est-ce que vous en faites de cette eau <rire> ah Ben c'est tout. Je m'en sers pour arroser mes fleurs. Oui. Euh, Là, récemment, j'ai acheté un karcher qui, qui, on peut brancher un, un tuyau dessus, le mettre dedans, Mais cela dit, vous, tenaux. Bernard, cela dit, vous consommez de l'eau du robinet, aussi, pour boire, pour vous laver, etc., non Alors, je vous explique, moi, j'ai un osmoseur et un adoucisseur. Ah. C'est-à-dire j'achète plus d'eau. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire que... Ça peut être une bonne chose. Y y non, y a... non, non, mais réglementairement, c'est pas possible. Appartement, vous êtes raccordable, que vous le souhaitez ou pas, vous êtes obligé de payer la facture d'eau qui est liée à la collectivité qui a passé un contrat ou pas avec une société privée. C'est-à-dire Moi, j'ai mon, mon beau-père, par exemple, qui, qui consomme que de l'eau de puits, mais il a été obligé de prendre un abonnement à la Lyonnaise des Eaux. Oui. Il ne paye que son abonnement, il ne consomme rien, mais il paye son abonnement et, fixe. Et, et normalement, le, mmh. la consommation d'eau mmh. de... Puis, oui. euh, maintenant être très réglementé il devrait y même y a, théoriquement y avoir un compteur à la sortie du puits. Absolument, et il y a oui. une taxe assainissement. enfin bon. D'accord, oui, oui, oui. Mmh. Euh, merci en tout cas Bernard pour ce témoignage. On accueille Philippe maintenant. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute Philippe. Oui, donc moi j'ai une résidence secondaire euh, en Haute-Loire. Et donc, on a une source euh, qui a toujours existé. Et donc, on utilise l'eau de source pour la maison. Et j'aimerais savoir comment on peut traiter cette eau pour être sûr qu'on puisse la consommer sans euh, avoir de risque. Alors, est-ce qu'on peut traiter une eau euh, qu'on capte pour après non, non, la consommer la, la, la première des choses, c'est de, de contrôler sa, sa potabilité. -à -dire, faire une analyse, déjà. Faire une analyse non. auprès d'un laboratoire spécialisé. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à euh, euh, euh, ce qu'on appelait la DAS autrefois, c'est ça Oui, oh, c'est la RS maintenant. La RS maintenant mmh. Ça vous donne rien un... il y a une paire d'années, il n'y avait pas de problème, il était potable. Voilà. Bon, voilà. ouais, mais est-ce que ouais, ça y évolue pas Il y a des précautions à prendre. Euh... Euh... Parce que normalement, ça doit être déclaré aussi. Bah, il faut le faire régulièrement, ça. L'analyse L'analyse, ouais. il faut la re refaire chaque année, comme ça vous savez où vous en êtes. Et puis si vous habitez dans une région agricole où les agriculteurs utilisent des produits phytosanitaires, euh, bah, il faut vraiment être extrêmement précautionneux pour effectivement faire des analyses régulièrement. Parce que sinon, bah, en termes de probabilité, vous avez des chances de... D'avoir des problèmes de voilà, santé. Oui, non, mais parce que c'est quand même un peu risqué, non, mais Christian. Le, on, on, cette eau-là, elle ne dévolue pas, elle ne eh peut, ben, elle peut le, pas, je, par exemple, mais, être contaminée. Euh, mais bien sûr. Toujours après sûr. Une, une analyse Alors, qui a été mais, bonne. Mais Bien ah, oui. sûr, mais elle est de même nature que, elle est de même nature justement que l'eau de puits, puisque l'eau de puits, c'est quelque part une nappe qui. Cela dit, justement, pour pour être honnête avec Philippe, on n'a pas répondu à sa question. Est-ce qu'on peut la traiter cette cette eau-là Oui, on pour peut la partir. traiter. Il y a des systèmes de traitement. Il a été évoqué l'osmoseur, par exemple, qui est un des éléments de De, de traitement, mais euh, moi je pense que c'est peut-être aller un peu loin que de se euh, non, lancer dans, dans la question de la responsabilité est importante en France depuis la Révolution française. Ce sont les élus locaux, le, les maires ou euh, les présidents de comités de communes qui ont la responsabilité. Donc quelqu'un qui euh, est raccordable et qui veut quand même consommer son eau depuis ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. en la traitant, il est obligé euh, de se raccorder. Euh, il est, est obligé de se raccorder et ensuite il prend ses risques s'il veut prendre de l'eau de puits et la boire avec un contrôle par un ou deux. Bah il, il Mais il ne peut pas engager la responsabilité de la collectivité en disant je ne veux pas me raccorder au service public de l'eau potable de ma commune. Alors justement, ça ça rejoint quand même ça. On a euh, en ligne qui nous attend Bruno Manuel. Euh, Bruno Manuel qui est gérant des forages euh, Provence euh, Hydraulique. Euh, bonjour, Monsieur Manuel. Oui, bonjour. Alors, ah oui, j'imagine que vous écoutez attentivement, parce que euh, vous, alors, vous faites des forages, et puis vous, vous faites aussi, euh, j'imagine, des puits, tout simplement. Euh, alors, euh, cet aspect, euh, euh, est-ce qu'on peut boire cette eau-là Bien sûr, après, si elle est analysée, et, si et qu'il n'y a, y a pas de bactéries, rien, euh, bien sûr que beaucoup de gens la voient. Même moi, chez moi, je suis, je suis pas forage, je n'ai pas le lot de la ville, et voilà, donc euh, on la boit... Et... Alors, pour faire un forage, euh, ça veut dire... Le forage, ça va... Oui, vous êtes un peu optimiste, quand même, là. Mais euh, le, un, un forage, donc, euh, ça peut être très profond. C'est combien, un monde. forage, en moyenne Le ah, euh, forage, à, nous, dans notre région, si on est au bord du rhin c'est... Mais on voit que que vous êtes mer, dans le quoi. Nord. Euh, par contre, dans le Nord, là, je ne sais pas, c'est pas <rire> mon domaine. Non, non, mais vous, euh, donc, euh, c'est des forages à combien De profondeur ah après, ça, peut, ça peut descendre jusqu'à 200 mètres. Hein. Ah oui, d'accord. Euh, mais alors donc, effectivement, à 200 mètres, est-ce que l'eau, elle, elle a des risques d'être polluée Oui, quand même, il n'y a pas de... Ah ben, bien sûr. Oui, d'accord. Euh, c'est qu ce que les personnes ont fait un aval, s'ils ont fait des, des fours pour rejeter, comme ils se fait, des fois. Ah oui. Voilà. Ah ben, on avait justement une question, qu'on n'a pas eu plus de de l'auditeur, où il disait qu'il rejetait, lui, de euh, finalement, il se servait de son puits comme, euh, oui. comme, comme d'une fosse sceptique, quoi. <rire> c'est pratique. Ça, c'est pour... interdit Oui, évidemment mais, mais, mais il y en a encore qui le font malheureusement mais voilà c'est pour ça qu'il y a des réglementations alors Donc, vous quand on euh... voulait faire un forage il y a une demande d'autorisation il, y il y a quoi ah, mais, normalement il y a une demande d'autorisation normalement ah oui du client à la, à la mairie pour les petits forages sinon après c'est la drill la drill c'est Et... Et après, bon, ben, il faut que tu ayons une autorisation. après, nous, derrière, puis nous, après, il y a des décités à demander pour savoir s'il n'y en a pas à côté des pipes ou... Ah oui, évidemment. Euh, et, euh, et... Ah oui, et ça que... coûte combien un forage à 200 mètres, comme vous l'évoquiez comme vous ça va oh, pas à être... 200 mètres, il faut compter dans les 8-9 000 euros. Ah oui, quand même. Donc avant de le, le récupérer. Mais la, la plupart des forages se font à quelle profondeur Ah, ben nous, dans notre région, la moyenne, c'est 15 mètres. Ah oui, ah oui donc c'est moi, 15 moins cher, mètres, alors. là, ça vaut combien Vous m'en coter... faites pour combien Pardon Vous, vous m'en faites pour combien 15 mètres, là Ouais, il faut compter 1400 euros. Ah, ouais, quand même, D'accord. D'accord. Très bien. Ben, merci bon, beaucoup. Merci, merci euh, Bruno Manel. Je rappelle que vous êtes gérant euh, des forages euh, Provence. Forage hydraulique à Montfavet. À Montfavé. Très bien. bien. Jean-Pierre Tabouchi, toute cette eau qu'on puise, qu'on récupère, etc., ça vient rejoindre le réseau d'assainissement. Alors, c'est pour ça aussi euh, qu'on on va avoir tendance à faire payer euh, une, une redevance, c'est ça Absolument. Donc, euh, le traitement de l'eau usée a un coût et il y a une part importante de, de coûts fixes, et plus on réduit les consommations d'eau, Il faut quand même avoir la recette financière, donc on va augmenter le prix de l'eau. Donc euh, Il faut pas se faire d'illusions. Euh, réduire les consommations d'eau, quand on fait ça à grande échelle, il va falloir augmenter le prix de l'eau pour avoir les recettes donc, qui vont euh, bien en fait. L'économie d'un côté, on va la payer. juste une, euh, de une petite chose, l'usage domestique c'est 10 à 20% de la consommation. Oui, sur c'est surtout l'agriculture où il faudrait faire porter les efforts bien sûr. et l'industrie. Oui. Quand j'ai dit le contrôle de la qualité des eaux, parce que vous l'avez parlé tout à l'heure, elle ne se fait pas au robinet, oui. elle se fait à la sortie des usines et entre oui. la sorti des usines et le robinet, il y a les kilomètres de, balle balle de les fais, ah, ça, fait, Effectivement. Évidemment. Merci Jean-Luc Doulis, euh, Bernard de Gouvello et Jean-Pierre Pagouchi. Christian, oui. bel été Merci, bonnes vacances à tous voilà, on, se retrouve, Jeux on se retrouve fin août, bien sûr, avec un spécial Jeux Olympiques durant toutes les matinales du samedi et du dimanche de ce mois d'août. Mm. Euh, moi, évidemment, je vous retrouve demain et dans un instant c'est les GG du sport avec Florent Gautreau. Salut Florent Salut à tous, les grandes gueules du sport arrivent effectivement, on va beaucoup parler de vélo. Christopher From et Romain Bardet au programme des grandes gueule du sport avec la Dream Team Tour de France, mais c'est pas tout, l'Omnisport également avec le transfert incroyable qui se prépare autour de Paul Pogba et puis le scandale de, du siècle en termes de dopage peut-être, faut-il exclure tous les sportifs russes, on va répondre à toutes ces questions dans les Grandes gueules du sport qui commence dans quelques instants, à tout de suite. 10h-13h, les Grandes gueules du sport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 Les soldes continuent encore plus fort chez Géant sur des centaines de produits, avec des démarques exceptionnelles ce week-end. Par exemple, la tablette 10 pouces de marque Lenovo avec son clavier est à seulement 149 euros, au lieu de 247 euros, soit 40% de remise. Les prix bas, c'est Géant. Soldes selon date légale et dans la limite des stocks, hors Corse. La couleur de la victoire. Le peuple américain a besoin de champions. Découvrez l'incroyable histoire vraie. Tu es l'homme le plus rapide du monde. De celui qui bat tous les records. À qui ai-je l'honneur Stephen James, Jason Sullivan. Jeremy Irons, William Hurt. Rien ne peut m'arrêter. Ni l'argent, ni ma couleur, ni même la haine. La couleur de la victoire, le 27 juillet au cinéma. C'est l'heure de la météo des plages avec Valentin Mailleux. Bonjour Valentin. Ah, bonjour Florent. Alors globalement une belle journée pour profiter de la plage ce samedi. Excepté si vous êtes en Méditerranée et plus précisément sur la côte d'Azur avec un ciel nuageux qui amènera des averses parfois violentes d'ailleurs et puis des coups de tonnerre de Marseille à Nice. La mer pourrait d'ailleurs être assez agitée. Pour plus de soleil par contre sur le Langue de Proussillon où il fera 28 degrés sur le sable au canet pour 22 dans l'eau. Pas mal de vent aussi, des pointes jusqu'à 70 km h Encore ce sera plutôt agréable hein, pour eh bien cet après-midi agréable de se baigner avec un grand soleil 25 degrés dans l'eau à Porto Vecchio et jusqu'à 33 sur la serviette prudence tout de même avec un indice UV élevé de 8 sur toute l'île de beauté sur la côte atlantique là aussi un temps propice à la baignade et aux farniennes sur la plage avec du soleil 25 à 27 degrés dans l'air 26 par exemple à La Rochelle avec une eau belle peut-être un peu fraîche 20 degrés et puis si vous avez choisi les côtes de la Manche vous aurez aussi du beau temps entre 18 et 24 degrés mais souvent très peu d'écart entre la température de l'air et de l'eau dans le Pas-de-Calais et en Normandie comme à Dieppe par exemple avec 18 les pieds dans l'eau et 19 sur le sable. Et maintenant le trafic avec Jérémy Souliman Il y a du monde sur les routes Exactement, Florence est déjà bien chargée sur la route des vacances Sur la 7, beaucoup de monde en direction du sud Bilan vous êtes ralenti Dès la sortie de Lyon et ce jusqu'à Orange La traversée de Lyon qui reste également Très difficile, une partie du périphérique nord Est toujours coupée, à la circulation Et puis plus au nord, c'est sur la 6 Entre Dijon et Lyon que ça commence à coincer Sur la 39, toujours entre Dijon et Lyon Là également prudence, la communauté coyote nous signale La présence d'un animal errant, c'est au kilomètre 84 Sur la 10, trafic de plus en plus dense, quelques coups de frein dès la sortie de Paris jusqu'à Orléans, puis entre Tours et Bordeaux. Ailleurs en France, sur la 9, premier ralentissement en direction de l'Espagne qui apparaissent autour de Montpellier, Béziers, Narbonne ou encore Perpignan. Du monde également sur la 61 entre Narbonne et Toulouse. Enfin, en ile de france deux accidents en cours à vous signaler. L'un sur la 86 en direction de Paris au niveau du petit Clamart, l'autre sur la 10 en direction de la province entre Vissou et Massy. Allez, très bonne route avec RMC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 RMC, il est 10h dans quelques instants, les grandes gueules du sport Mais tout de suite les informations avec Perrine Storm. Bonjour Perrine. Bonjour Florent, bonjour à tous. Munich se réveille Guy encore sous le choc de cette fusillade meurtrière dans un centre commercial de la capitale bavaroise. 18h hier soir, un homme tire à l'aveugle sur la foule. Bilan 9 morts et une vingtaine de blessés. Sébastien était sur place, il témoigne des scènes de panique. C'était vraiment la panique euh, dans la rue, il y avait des gens qui couraient, il y avait beaucoup de sirènes, des ambulances, des voitures de police. L'atmosphère était vraiment étrange euh, parce que la, à la radio on nous disait que euh, les terroristes étaient euh, en fuite. Et en fait rapidement euh, tous les moyens de transport public ont été fermés, donc il y a beaucoup de gens qui étaient à pied, euh, qui de y rentrer chez eux comme ils pouvaient. Donc euh, voilà, c'était vraiment je pense la, la confusion la plus totale qui régnait. La confusion jusque tard dans la nuit, hélicoptères, route coupée, transport à l'arrêt des milliers de policiers qui quadrillent le secteur à la recherche de plusieurs assaillants. La ville s'est transformée en état de siège. Fausse alerte, le tireur était en réalité un homme seul. Le suspect s'est suicidé après l'attaque. Ce matin, Violette Volder, son profil se précise.